secondes depuis tout au long de la journée, le replay est fini, place à 10 foules dans un instant avec toute l'équipe le morning pour vous accompagner et à 5h57 on fait un point sur l'actu le sport et la météo, avec Rémi on commence par le temps, salut Rémi Salut Mehdi, salut à tous, et ben la France coupée en deux aujourd'hui le soleil est omniprésent à l'est alors que la grisaille prend le dessus à l'ouest des orages sont prévus dans l'après-midi notamment sur l'Aquitaine et la Bretagne demain samedi, averses et orages quasiment partout sauf sur les régions du sud des Pyrénées au pourtour méditerranéen, ça ira mieux dimanche même si on aura encore quelques gouttes de pluie sur une bande qui va aller de l'Alsace jusqu'à l'Aquitaine. Les températures ce matin 9 degrés à Charleville-Mézières 10 à Lille, 11 à Beauvais 12 à Clermont-Ferrand, 13 à Blois, 14 à Lyon et au Havre, 15 à Brest et à Paris 16 à Toulouse, 17 du côté de Montpellier et 18 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Dunkerque, 20 à Biarritz, 22 à Bordeaux et à Lille, 23 au Mans, 24 à saint étienne et à Paris 25 à Marseille, 26 à Perpignan, 27 à Lyon et 29 du côté d'Avignon. Et puis la pollution C'est encore moyen aujourd'hui, les indices compris entre 3 et 5. 5 à Dunkerque, Paris, Tour, Bordeaux, Perpignan, Nîmes, Marseille, Lyon et Reims. Et la fête qui a débuté hier soir sur le champ de mars 80 000 personnes se sont donné rendez-vous Dans la fanzone parisienne pour un concert géant Une répétition grandeur nature Qui s'est parfaitement déroulée sans aucun incident Des affrontements ont éclaté Mais à Marseille, entre forces de l'ordre et supporters anglais Place désormais aux choses sérieuses Avec le coup d'envoi de l'euro ce soir 24 pays et 500, 550 joueurs Répartis dans 10 villes pendant un mois Et devant plus de 2 millions de spectateurs C'est la France qui ouvre le bal contre la Roumanie Les hommes de Didier Deschamps Se sont entraînés hier sur la du Stade de France. Objectif, atteindre le dernier carré de la compétition. La Belgique d'Eden Hazard sera un véritable client. Attention également à cette jeune équipe d'Angleterre qui pourrait nous surprendre. L'Espagne semble ne pas être au top, mais il faudra toujours se méfier, tout comme le Portugal qui reste très dépendant de sa star, Cristiano Ronaldo. Rendez-vous ce soir à 21h dans la Radio Libre pour suivre ce premier match. Tous les autres seront à vivre sur Skyrock pendant tout ce mois de compétition. Les accès au Stade de France qui pourraient être perturbés ce soir. La grève se poursuit sur les rails. Les conducteurs Les des et BD qui desservent le stade seront massivement mobilisés aujourd'hui. Le gouvernement laisse planer la menace d'une réquisition de chauffeurs afin de permettre aux, aux supporters de se rendre au match. De manière générale, compter un intercité et un transilien sur deux. Ça s'améliore en revanche pour les TGV et les TER. Les poubelles qui s'entassent dans Paris et Marseille. Conséquence du blocage des centres de déchets. Voilà qui donne une image assez négative de la France qui sera au centre du monde au cours des prochaines semaines. La situation ne va pas s'arranger puisque la grève a été votée jusqu'à mardi dans le Centre de la capitale La galère également dans les airs À partir de demain, les négociations salariales ont échoué Entre les syndicats de pilotes et la direction d'Air France 2 à 3 vols sur 10 Pourraient être annulés jusqu'à mardi Si vous devez voyager, il faut vous rapprocher de la compagnie Pour savoir si votre vol est maintenu Un changement dans notre quotidien Les chèques seront bien valables 6 mois et non plus un an la Décision prise par les députés Cette nuit, l'objectif est de limiter Son utilisation au profit de moyens de paiement Plus modernes, entrée en vigueur Le 1er juillet 2017 Les obsèques dans quelques heures d'une légende Des milliers de personnes ont fait le déplacement à Louisville dans le Kentucky Le cortège qui accompagnera Mohamed Ali Dans sa dernière demeure fera 30 km L'ex-président américain Bill Clinton prononcera L'éloge funèbre Le cercueil sera entre autres porté par Will Smith Voilà pour les infos. Ah, bah t'as terminé. Bah oui, j'ai fini. Eh bah voilà. Eh nous bon, on arrive, nous tranquillement. Bah voilà, je vois que vous vous posez, Pépère. Ça, ça y est, c'est la journée. prépare tirs. pour la fête, ça y est. C'est la grande fiesta. Oh, sais, mais c'est quoi Cédric, ça Oh là là <rire> Moi je suis prêt, je suis prêt, le bleu. <rire> le mec arrive avec une perruque bleu, blanc, rouge. Ah, on a ouais, les là, couleurs. Comme... Équipez mon pote. Ouais, c'est <rire> vrai qu'elle est jolie quand même. <rire> Et eh bah bonjour à tous Et eh bah bonjour à tous oui. Il manquerait Mais pas quelqu'un je... Mais je oui. crois qu'il manque quelqu'un Bah il manque J'ai l'impression le... qu'il y a, voilà, a quelqu'un qui manque pas. Bon bah vas-y à tout à l'heure Rémi Bah ouais 6h30 à tout 6h30 je suis là Capitaine et numéro 10 Diffoule Le seul joueur qui se déboîte l'épaule gauche En tirant du pied droit J'ai une tendinite je ne peux pas lever le coude Coupez lui le bras Meilleur buteur de la tête Romano Romano. Il en a même perdu tous ses cheveux <rire> Gardien de but Cédric et son ventre Qui arrêtent tous les buts là, choix. Défenseur, Karim. Ah je suis Et celle qui n'a toujours rien compris au hors-jeu. <rire> Carriole. Coup d'envoi du Morning de Fool. C'est parti jusqu'à 9h sur Skyrock. Eh bien, bonjour à tous. Il est 6h02. Salut, bonjour salut. à toute l'équipe. Oui. Carriole, Cédric... Car ouais, ouais, vont... ouais, comme ça tout que le monde va bien c'est le grand jour ce soir la France joue contre la Roumanie on les éclate on attaque l'euro par un 5-0 et puis c'est réglé voilà. c'est voilà, comme, comme ça que ça va se passer bonjour à Mehmet et bonjour à Mehmet également mon chien <rire> et le il chat cariole là. qui est là et qui va faire ses grands pronostics ce soir mais il est ce rasé matin... ah bah oui il est rasé oui oh, et donc, ah il s'est fait hein. tout, beau, ah un... il était, il non, fait tout beau il a la coupe <rire> homologuée par l'UAFA alors jusqu'à 9h comme tous les matins à 7h et à 8h on va filer 1500 euros on a aussi les télé, les À vous offrir et Ultra HD Sartre, mais c'était 4K 100, 101 cm wow. 4K. On a du cash à vous donner avec du léger du matin Et puis on va se faire euh, le réveil de stars Ce matin je crois que c'est avec Zizou La légende ah, du forcément. football ah, oui. Zinedine Zidane Qui va directement appeler les familles Et communiquer avec elles Que d'émotion wow. <rire> Ça va commencer dans quelques minutes <rire> Et bien en entendant l'arrivée de Diffoul On va se faire un son Florida Allez c'est parti My house My house Oula. Oula. Non, on, on va mettre le vrai disque ouais, je pense C'est le, le rond on chante là Ouais, ouais, ouais on va chanter on ouais. Chante ouais. Dans ta tête. Voilà, On va chanter Allez les oh. bleus, hein. <rire> En direct de la part De la part de la part, c'est le morning de Diefools sur Skyrock. 6h, 9h, tous les matins. Open up the champagne, pop. yourself something You gotta stay.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 Shot a rocker, you know what's in my glass Il est 6h06, c'était Florida, my house. Et je crois que c'est l'heure du réveil de star. Et ce matin, comme on vous l'a annoncé, c'est le grand, le beau, le, le chauve. Le chauve ah ouais, c'est vrai qu'il est chauve comme toi. Ah ouais, ouais, c'est ça. Je dois avoir un air de zizou. Ouais, enfin, <rire> ouais, de loin. Ouais, de zizou, loin. Zizou, ce matin, appelle les familles. Et Zizou est avec nous. Bonjour, Zizou. Salut, c'est Zizou sur Skyrock. La classe, <rire> ouais. La classe. Qu'est-ce qu'il y a, Zizou Je ne t'arrive pas. Ben si, on est là, Zizou. Écoute. On te parle, allô, Zizou Quel poireau ah, Quel poireau, tiens, voilà, ah ouais, d'accord, on t'appelle, c'est pour moi ça. Et ce matin le réveil <rire> de star, c'est Zinedine Zidane qui appelle Denis. Je crois que c'est le moment d'écouter. Le réveil de star, une star, une star, un appel, on écoute. Ça sonne. Zizou appelle Denis. Attention. La rencontre. Zizou Denis. Allô Il y a de la chambre. Ah. Bonjour. Bonjour. Jeanne rien. Non mais c'est qui euh, le téléphone Moi, je suis Zidane. Zidane Ah c'est Shkouz Ouais. <rire> Bonsoir Je suis. je suis heureux. Qu'est-ce que t'arrives Je travaille en collaboration avec le, le Real Madrid. Écoute, ben. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Euh... Pourquoi pas Ben je sais pas, je vous reconnais pas la voix. C'est Zizou. Zizou, je connais pas de Zizou. J'ai préparé quelques quelques questions pour toi. Ouais, vas-y, je vous écoute. T'es plutôt. plutôt rap Ou plutôt euh2. Euh 2 u 2 Plutôt cuisine française ouais. ou fish and chips Française. Tu es plutôt coach ou plutôt président ah. <rire> Oh j'ai un malin au téléphone là. J'étais ravi de t'interviewer, c'est la première fois que je fais ça. D'accord. Et donc, elle voit vous cherchez du travail Vous travaillez actuellement ou vous cherchez du travail L'équipe de France est pour moi la chose qui me soit, la, la, je la plus importante qui me soit arrivée dans, dans, ma, dans ma vie de, de, de professionnel. Donc. Mais arrête de me parler d'équipe de France, j'en ai rien à cirer du football. Moi, je veux savoir qui tu es. <rire> C'est Zizou. Mais Zizou, j'en ai rien à cirer, Zizou putain. Pas mal le mec. hein Bon pour parler, non. Pas mal. Oh, j'ai des beaux yeux. Ah oui, j'ai des beaux yeux. J'ai surtout une grosse main. Ah oui. Tu vois oui. Ouais, je suis quelqu'un de très chaud, moi. Alors, me chauffe pas comme ça parce que, ça, je te dis, euh, ça commence un peu à me saouler, tu vois. La provocation euh, euh, ne, doit, ne doit pas exister. Ouais, ça ne doit pas exister, mais... mais toi, tu crois que tu provoques pas, toi, à casser les couilles comme ça Vous savez, c'est facile de critiquer quand vous êtes euh, à l'extérieur. Oh putain, fais pas chier. Ça devient même pénible. Bon, allez, eh, va chatouiller ta chatte, va faire l'amour à ta femme <rire> si tu as autre chose à foutre, ou à ton homme, et puis va te gratter, d'accord Tu me laisses tranquille. <rire> <rire> non. Allez, salut Dank Oh. Mais comment il parle à Zizou, celui-là? Oh. va te faire euh, chatouiller ta chatte. C'était quoi, cette expression? <rire> <rire> va te faire chatouiller ta chatte, ah ouais. c'est l'expression du matin. Ça, Ça veut dire quoi, nouvelle. en fait? Bah, je sais pas, il doit aller chatouiller. C'est gentil. Ah, d'accord. Tranquillement. Ouais. <rire> eh ben, Zizou, on le retrouvera un peu plus tard dans la matinée vers 7h50 Avec et plaisir. sans doute à 8h50. Zizou, notre champion du monde, notre champion d'Europe qui réveille les familles. Pleurons. Ah oh, mmh. oui, main sur le cœur. Il va nous manquer Zizou. Oui, bon, voilà, on va passer à des choses un peu plus sérieuses. On va gagner 300 euros dans quelques minutes en jouant aux chronotunes. Juste après JCJ Price Tag, je vous pose la question de sélection. On vous offre 300 euros en direct sur Skyrock. En direct de la part, de la part, de la part. C'est le morning de défaut sur Skyrock. 6 h 9h tous les matins. Ok. I'm leaving to Mars. Uh, yeah, we leaving across undefeated uh, undefeatable odds. Uh, It's like this, man—you can't put a price on the life. Now uh, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall never. Nah. Waiting to see, missing the sign of defeat. Uh uh. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing It's not about the money. money, money. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, c'est Karim Gichard ah, C'est le remix Alors, 6h13 <rire> <retrait> sur Skyrock <rire> C'était JCJ avec Pras Price tag. Yeah. Yeah. et Et DiFool n'est toujours pas là. Il n'est toujours pas là. Ouais. On essaye désespérément de le lever. Cédric <rire> est devant sa porte. Il tape comme, comme un fou. Comme un couillon. <rire> parce Mais que je... pour le moment Foul ne répond pas. Non. Alors peut-être parce que c'est Cédric qui est derrière la porte. Je... Oui, peut-être il a peur. <rire> Alors tiens, je vous propose un jeu pour gagner. Euh, on va mettre quoi en jeu Un maillot de foot. Un maillot de foot, allez, c'est parti. Un maillot de foot, un maillot des bleus ou un maillot de l'équipe de votre choix. Ouais, ouais. À quelle heure va arriver Foul ce matin Ola. dans le morning Ah, ça c'est un pronostic, ça. Euh, je vous le dis, ça sera peut-être pas dans les 5 minutes. Oui. Donc vous pouvez chaud. envoyer vos heures avec vos numéros sur le 41759 759 par l'appli skyrock.fm Skyrock et par internet skyrock.fm, n'hésitez pas et attention, à 6h14 je vais vous poser la question pour gagner 300 euros car dans un instant nous allons jouer au chronotune chronotune alors attention, voici la question une question foot forcément évidemment à quelques heures du match France-Roumanie qui aura lieu ce soir au stade de France allez, allez le, le bleu. bleu allez bleu Alors attention, il reste encore quelques places pour ce soir, pour justement le match ouais. France-Roumanie. Bon, alors c'est des places catégorie 1, c'est les plus chères quasiment. Ouais, c'est les plus chers. Ouais, c'est les plus chères. Eh bien la question est simple. Quel est le prix des dernières places mise en vente Pour le match de ce soir France-Roumanie Je vous donne une fourchette C'est entre 1 et 1000 euros Ah oh, oh, la fourchette de ah, fait <rire> Une belle fourchette <rire> Alors, Attention, c'est un prix précis, précis Vous êtes le premier ou la première à nous donner le bon prix Le prix de la place euh, En catégorie 1 pour le match France-Roumanie de ce soir Vous arrivez à l'antenne, vous jouez avec nous Et vous gagnerez peut-être 300 euros Mais les 300 euros Il va falloir les garder car la. Reine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 Lille et Lens, saint étienne et Lyon Nice et Marseille, Marseille. Bordeaux et Toulouse bon, Et au Parc des Princes et au Stade de France Crédit bon, Agricole bon. Partenaire national de l'Euro 2016 ouais, Vous êtes les meilleurs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 Hey. Les petits sont mûrs, la vie c'est dur Suffit pas de le dire Assis sur un mur, vois l'avenir Bloqué dans l'obscur, heureux dans la mer. Je suis pâle, pédévole à l'instar des autres, je suis sur le toit T'enquêtes du love, je en guerre J'appuie, paye, bitch, crame Chacune son coup. De pute dans le même nid le M on a les mêmes goûts genre du route un bon siège cuir pack en fer couleur macré la oui la oui La comme sur l'échange les poids lourds pas loué pas loué pas loué pas demandé elle est pas montée que Les changes, les pas loués, je suis plus sur tes côtes, pas méchant. Elles veulent maman douée. Je suis sans tous mes potes, y'a pas de méthode, mensonge partout, ouais. Je suis sur écoute, c'est follower, on est en vie, assurez-vous. Bonne boîte, présent, pas stoppé par l'épuisement, on a de l'argent et mes potos sont plus stoppés par leurs pigments. Faut que le monde démonde, on revient de gloire, si loin. De la part, de la part, part. c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Demain hey, on show! 6h, 9h tous les matins. Et il est 6h20, et on attend toujours Diffoul. Toujours, toujours. Attention, je l'ai eu en ligne, dans un bel état a priori, il est ce matin. Cédric, tu as été le réveiller? Ouais, j'étais le réveiller, ouais. Alors, vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé, Cédric. <rire> ah, mais j'ai sonné toute ma patate, il a pas ouvert, j'ai tapé, tapé, tapé du pied, de la main. Je... En fait, t'as réveillé l'immeuble ce flux, quoi. Ouais, bah, voilà, toujours. Après, il a ouvert, il m'a dit, j'arrive. Il avait la tête dans le cul, donc il arrive. Bien voilà. sûr, tout le monde. Il a encore envie. Son épaule lui fait mal, mais il viendra quand même. Ah bah c'est très bien. Alors ah en attendant de retrouver Diffoul qui va arriver dans quelques minutes, bien sûr vous le savez avec sa tendinite. Ouais. On l'a en ligne. Ah non, l'a en ligne. Ouais. Ah bon, ligne. Allô Difool. Un monstre est venu dans mon dans mon immeuble. Oui, bah il vient de nous raconter la scène terrible que tu viens de vivre. Ah, T'as de, de la chance, il est à la toilette en plus. Mais disons, écoute, j'ai défait de pas se faire rentrer. t'as à, à ça, t'as eu le nez. Ouais. Déjà que j'arrive en retard, déjà que je viens de me réveiller, vous imaginez, Cédric, quelle ouais. horreur. Ah oui, là, j'imagine. J'imagine, quel plaisir, petite, ouais. une petite fille à côté de chez moi qui est terrorisée, qui l'a entendu taper, qui est sortie. Elle doit pleurer, non C'est la pauvre. C'est bon, euh... pas grave, ne t'inquiète pas, la petite, c'est Cédric. Ben oui, c'est Cédric. Il a quatre montons. Mais oui, il a quatre mentons. Oui, mais oui, ah, oui c'est moi. Non, mais en tout cas, Cédric, il est très content, il est tout sourire, ce con. <rire> il, souvent, ah ouais. il, a, il est content, tu l'as acheté en l'air, mais il est heureux. Bon, non, mais je t'ai réveillé. Ça il va. est revenu, il a fait Bon, oh là, Diffoul, il m'a dé, dégagé de chill. Non, mais je pensais qu'il allait me faire un café, un truc. Ah mais tu sais, ouais. il est en retard, il est en retard. Oui, c'est euh... euh... vrai qu'il veut oui. se poser. derrière. on est en train oui. de y aller vite, Ah ça. C'est à la mode, je suis pas contre. Allez. Bon, bah, tu arrives vite, Diffoul. Euh, oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive Oh bah non, mais ça va tranquille, Il nous engueule eh, passe, passe à la boulangerie au passage Bah oui, Oui, très, très bien, ah, bien bonne sûr bah ouais, bah, Tranquille Pendant le Ramadan, ouais. Bon bah nous, en attendant, flou, on va jouer au chronotune J'ai posé la question de sélection Tiens, je vais te la poser, on va voir si t'aurais euh, si trouvé la bonne réponse oui Il reste quelques places en vente Pour le match de ce soir, France-Roumanie Bon évidemment, oui c'est des places en catégorie 1 Et la question de sélection Quel est le prix des dernières places En vente pour le match de ce soir mais au stade de France Eh bien oui, je connais la réponse. Ah bah alors vas-y, moi j'avais donné une fourchette, j'étais sympa, tu vas être content de moi Diffoul, j'ai donné une fourchette vraiment petite, j'ai dit c'est entre 1 et 1000 euros. C'est bien comme fourchette. Ah c'est une belle fourchette. Hein. Alors Diffoul t'aurais proposé combien Une réponse qui est juste, mais je vais laisser jouer les auditeurs, Enfin, je sais que vous avez envie de gagner. Votre ah bah ouais. bah d'ailleurs on a qui C'est qui qui va jouer avec nous ce matin en direct Ah c'est Marion Allo Marion Salut Marion Salut Marion Bonjour Salut bonjour. Salut. Salut Dis bonjour à DiFool qui, tu, comme tu le sais, a sa Bonjour Marion Bonjour <rire> Ça va Ça va Marion Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va. Marion, t'as 25 ans, t'es de Montmorency et je crois que tu as la oui. bonne réponse. Tu connais le prix des places en catégorie 1 pour oui. le match France-Roumanie Alors... de ce soir, vas-y. Oui, donc c'est 595 euros. Eh, bravo Ah ouais, bravo. Sûr, quand c'est le juste bonjour prix. Vous, et c'est bien cher. Marion, est-ce que tu es prête à jouer au chrono Chronotune Oui. Allez, c'est parti, on y va. Oh, le Chronotune. Sois plus rapide que le chrono et empoche en... on... On la thune. Alors, attention, Marion, tu as 300 euros et comme tu le sais, chaque seconde qui vont s'écouler, 10 euros vont être pris par ma petite main. Alors, voici <rire> la question facile. Cite-nous 5 villes où se dérouleront les matchs de l'Euro, de l'Euro 2016 en France. C'est parti, 30 secondes. Allez. Alors Paris, Lille, Nantes, ouais, ouais, ouais. Bordeaux, Bordeaux et Marseille. Oui, bravo, bravo Bravo Et attention, oh, Marion a fait péter le score, il reste 24 secondes, ça fait donc 240. euros Bravo ah, ouais. Bravo, ah, Marion. bravo <rire> toi, Marion Bravo Marion ah, Bravo Marion Bravo Diffoule, t'es impressionné Bien, magnifique Marion Magnifique <rire> <rire> Diffouli, ah J'imagine un... la tête à Diffoul. <rire> Diffoul, il est dans un cul. <rire> J'ai dit, il m'a en <rire> il avait un nez fermé. J'essaye de mettre mes chaussettes, mon pantalon et mes chaussures avec un bras. T'aurais dû demander à Cédric qui t'aide à ta bille. Bah oui. Hein. Bah en oui, ça aurait pu être une assistante euh... de vie. Bah ouais, je ouais, <rire> veux que je revienne peut-être. C'est ah ça. Non, j'arrive, je vais venir. Ah bah là, la vie, t'as ouais. envie qu'elle s'arrête. Bon, ah Marion, <rire> 240 euros. Bravo. Bravo! Okay, merci. Bravo Marion, gros ah ouais. bisous! Oui! Tu vas regarder le match ce soir? En nous écoutant, bien sûr! Ah, ah Marion! Apparemment, elle n'aime oui. pas le foot! <rire> Marion, ah non, tu... non aime bien le foot, justement! Ah, ben tu, ah. tu vas regarder le match ce soir! T'as un petit pronostic, Ah, quoi, bah, oui, je vais regarder! Allez, un petit pronostic, ouais, pour France-Roumanie, tu dis combien? Bah, 3-0, déjà, ce serait pas mal! 3-0 pour. Ah, ah ouais, si, ce serait si. un... Allez, Allez, les belles! J'espère qu'on ne sera pas déçus parce qu'on pense tout ce qu'il va y a avoir Des, vrai. des gros, gros scores! 4-0, Ouais, déjà, bah... zéro, c'est bien. Ouais, bah, l'essentiel, c'est oui, bien. bien. Bah, oui. <rire> ah, oui, déjà, oui. On gros... est d'accord. Eh ah, bah, gros bisous, Marion. <rire> oui, gros bisous à l'équipe. Gros bisous, ciao, Mario. Ciao, Mario, ciao. Bon, DiFool, t'arrives Est-ce que, est que tu seras là d'ici euh, les infos et quelle heure oui. Il est quelle heure Il est euh, 6h26, quasiment. Ouais, bah, écoutez, attendez-moi pour après <rire> les infos. Alors. <rire> alors, en attendant, on va se faire Jeezy euh, avec euh, Me, Myself and I <rire> sur Skyrock à 6h26. A tout de suite, d Foul. A tout de suite. Yeah. It's just me, myself, and I Solo ride until I die Cause I got me for life Yeah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 ZANG et demi pile Jay-Z avec euh, Bébé Rexa c'était Me, My and life and life and life. sur Skyrock oh, oh, oh. Alors attention, ça va être l'heure des infos. Juste après, on va parler de l'euro, forcément. C'est oui. Ce soir, c'est le grand jour, France-Roumanie. Ce soir, c'est à 21h, c'est au Stade de France. Et alors, si vous n'aimez pas le foot, si vous n'aimez pas l'euro, dites-nous qu'est-ce que vous allez faire pendant un mois. Parce que si vous, avez, <rire> vous allez trouver le temps sacrément pour ah ouais, vous le dire. Des matchs, il y en a tous les jours en plus. Ah bah quasiment. Pour après, commencer, euh, ouais. Oui, pour commencer. Après, ah bah pour oui, commencer. Moins, ouais. bah, bah voilà. Eh bah bon courage, dites-nous ce que vous allez faire. Hein, que, vous, que vous soyez fille ou garçon, vous n'aimez pas le foot. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le mois qui arrive Ça dure jusqu'au 10 juillet. Beaucoup Courage à vous. Et en attendant, on va commencer par la météo. Et c'est Rémi qui nous fait tout ça. Voilà. Et puis alors aujourd'hui, la France, elle est coupée en deux. Alors pour les fans de foot, je vous dis tout de suite ce soir, de la grisaille normalement au-dessus du stade de France. Peut-être quelques petites gouttes de pluie, mais très très légères. Et concernant le vent, quasiment rien, puisque ça va souffler à 10 km/h. Donc euh, il n'y aura aucune incidence euh, bah, sur la balle. En tout cas, le soleil sera omniprésent à l'est. Je vous l'ai dit, la grisaille prend le dessus. À l'ouest, des orages prévus dans l'après-midi notamment. Sur l'Aquitaine et la Bretagne, demain samedi, averses orage quasiment partout, sauf sur les régions du Sud, des Pyrénées au pourtour méditerranéen et puis ça ira mieux dimanche même si on aura encore quelques gouttes de pluie sur une bande qui va de l'Alsace à l'Aquitaine. Les températures ce matin comprises dans le Nord entre 10 et 15 degrés, 10 à Lille et 15 à Paris de 14 à 20 dans le Sud, 14 à Lyon et 18 à Marseille. Au meilleur de la journée il fera 18 à Cherbourg, 20 à Quimper 21 à Rouen, 22 à Lille et à Beauvais 23 à Nantes, 24 à Paris 25 à Marseille, 27 à Lyon et 29 à Avignon et puis la pollution va ses moyens les indices sont compris entre 3 et 5 5 à Dunkerque, Paris, Bordeaux, Perpignan, Nîmes, Marseille, Lyon et Reims Et à 6h31, c'est toujours Rémi Et c'est les infos La fête a débuté hier soir sur le champ de mars 80 000 personnes se sont donné rendez-vous dans la zone parisienne Pour un concert géant Une répétition grandeur nature qui s'est parfaitement déroulée Sans aucun incident euh, Des affrontements ont éclaté mais à Marseille Entre forces de l'ordre et supporters anglais Place désormais aux choses sérieuses avec le coup d'envoi de l'euro ce soir 24 pays 550 joueurs répartis dans 10 villes pendant un mois euh, Et devant plus de 2 millions de, de spectateurs C'est la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 Et puis tiens, à 7h dans les infos de 7h On essaiera de parler un petit peu de la composition De l'équipe de France pour ce soir Les accès au Stade de France qui pourraient être Perturbés, la grève se poursuit sur les rails Les conducteurs des RER B et D Qui desservent le stade seront massivement mobilisés Aujourd'hui, le gouvernement laisse planer La menace d'une réquisition de chauffeurs Afin de permettre aux supporters de se rendre au match De manière générale, compter un Intercité et un Transilien sur deux Ça s'améliore en revanche pour les TGV Et les TER. Les poubelles qui s'entassent Dans Paris et à Marseille, conséquence du bloc des centres de déchets. Voilà qui donne une image bien négative de la France qui sera au centre du monde au cours de ces prochaines semaines. La situation ne va pas s'arranger puisque la grève a été votée jusqu'à mardi dans le principal centre de la capitale. Et puis la réouverture aujourd'hui de la 10 entre Paris et Orléans. L'autoroute avait été fermée suite aux intempéries il y a une semaine. Plus de 300 véhicules ont dû être évacués après avoir été surpris par la montée des eaux. Et attention le sport maintenant avec la finale de la Pro A et le dernier hommage à Mohamed Ali. L'Asvel a corrigé Strasbourg. -y. Soir 90 à 69 La SIG mène 2-1 dans cette série de 5 matchs Prochaine rencontre samedi sur le parquet de Lasvel Et puis les obsèques dans quelques heures d'une légende Des milliers de personnes ont fait le déplacement à Louisville dans le Kentucky capitale du monde pour aujourd'hui Avec Paris bien sûr, le cortège qui accompagnera Mohamed Ali dans sa dernière demeure, demeure Fera 30 km, l'ex-président américain Bill Clinton prononcera l'éloge funèbre Le cercueil sera entre autres porté Par Will Smith Et eh bien merci Rémi et attention ça y est D-Fool est bel et bien là en... En chair et en os, bravo. Bip, bip. Oui. Bonjour! Eh ah ben ça va, tranquille! Bonjour, tranquille Romano! C'est la grâce, max! Ouais, tranquille! Je bon, vois ça, 6h34. 6h34, c'est bien, le soleil est déjà bien bien levé, c'est bizarre de revoir le monde à ce temps-là. Ouais, ben regarde en face de toi, toi. <rire> En effet, en effet, c'est bizarre de voir le monde à ce temps-là, je vous le redis. Cédric, Cédric, dans le jour, c'est terrible! C'est terrible! Bonjour Cédric! Ouais, bonjour tout le monde! Ça va, Cariole Ça va, merci, bonjour! j'ai pas trop manqué, j'ai vu, vu que notre pro sticker était là déjà ce matin. Ouais, ouais, ça y est, Mémé était là. L Accueilli par un La a mort il y a quelques instants. Ah voilà, bien vrai. accueilli. C'est qui ce con avec son bras décharge euh, C'est moi, me ah. Bon allez, c'est parti, il est 6h34 sur Sky. Capitaine et numéro 10, Di Foul. Le seul joueur qui se déboîte l'épaule gauche en tirant du pied droit. J'ai une tendinite, je ne peux pas lever le coude. Coupez-lui le bras. Meilleur buteur de la tête. Romano, Romano, il en a même perdu tous ses cheveux. Oh. Gardien de but, Cédric et son ventre qui arrête tous les buts. Ah, Défenseur, Karim. Ah, Et celle qui n'a toujours rien compris au hors-jeu. <rire> Carriole d'envoi du Morning de Fool. C'est parti jusqu'à 9h sur Skyrock. Ah bah ouais, là, ce coup-ci, c'est bien parti. Ah bah là, on est à fond, là. Bon, j'ai vu que vous aviez offert de l'argent, c'est bien. Ouais. Le chronotune, ouais, c'est tombé chez Marion. J'ai vu 240 euros, là. Ouais, c'est est... bien, C'est bien, ça, bien ouais. Marion. Bravo, Marion. Plus, Elle a assuré, co... ouais. Elle connaissait tous les stades de foot. Eh bah, ça tombe bien. La répétition avant l'euro de ce soir, c'est ce matin. Eh ouais, hein, allez, les bleus. Bip, bip les pronostics tout à l'heure. Bébête, le chien viendra faire ses pronostics en direct sur Skyrock. On en a de la chance. <rire> eh ouais, ça y est, on est en train de mettre le studio aux couleurs des bleus vu, vu. j'ai Ouais, génial. on est en train de décorer ouais, on, bien. on fait des décorations ce matin voyez hein, si vous êtes à la bourre euh, vous aussi d'un autre côté t'en <rire> as qui sont ce... qui sont tranquilles déjà ouais ça va ouais et qui décorent Décorez votre classe je sais pas si aujourd'hui vous avez cours vous avez euh, vous avez boulot Faites, Faites, un... Un... Faites un drapeau bleu blanc rouge sur votre tableau ouais vous avez <rire> un petit boulot par exemple là n'hésitez pas à demander au patron ah, on peut passer la journée à décorer aujourd'hui bah oui c'est sympa. Allez, s'il vous plaît patron c'est l'euro l'euro qui démarre des places à gagner on les a pas offert encore les places non pas encore non. Alors, on vous offrira des grosses grosses places ce matin je sais quel est le match qu'on va vous offrir à ton c'est du lourd ce matin. C'est normal que Rémi soit lourdo à courir à un cadre à peau, tout, tout dans le studio. Mais il suit les conseils qu'on lui a donnés. Les bleus sont euh, les bleus sont d'attaque pour ce soir. d'après ce que je vois Rémi aussi. Ouais. Ça va Karim Ouais ça va. Ça va t'es content. Bon c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin Ah ben juste avant les infos hein, on a lancé un sujet. Euh, si vous n'aimez pas le foot qu'est-ce que vous allez faire pendant le mois qui arrive Parce que ce qu'on disait. Je vous souhaite bon courage déjà moi. Tiens ah ben j'ai dit juste avant parce que là ouais si vous n'aimez pas le foot vous allez être euh, servi pendant un mois. Il y a des matchs. Il y a, bon des matchs. il y a des matchs, Il y a des il y a matchs. Tiens, t'as fait une promesse. Romano, tu nous as promis un maillot, nous dit Asim. Ouais, c'est vrai. Pour l'heure d'arrivée de DiFool. Donc c'était 6h34. Ouais. C'est ça, ouais. Eh ben, on va chercher le, le gagnant qui a laissé la bonne heure d'arrivée. On va lui offrir un maillot. Très bien. J'ai promis un maillot au choix. Oui, j'ai bien, Romano. Ouais, c'est on... voilà. Skyrock qui paye Oui, bah, bien sûr. Bien. Tu sais, c'est pas, euh, pas moi qui offre de ma poche. <rire> Skyrock premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Bon, allez, c'est parti pour une grande matinée. Qu'est-ce qu'on se passe maintenant MHD. MHD ouais. Allez, Afro Trap. Afro Trap, le parti 5 Réveillez vous Et puis dans un instant Donc pour tous ceux et toutes celles Qui n'aiment pas le foot Qu'est-ce que vous allez faire Pendant un mois Vous nous racontez Parce que c'est parti C'est parti pour un mois là Ah ouais Un mois de Ça folie Ça y est On y est l'euro Et toujours des places à gagner Sur Skyrock Les 200 places du Crédit Agricole On les file tout à l'heure C'est vrai MHD dans le morning de d pa, pa, pa, pa, pa. Skyrock promet ce RMHD. Les batailles qui partent par intérêt. Encore et tout, pensez-le même. Après que majés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre Envie de ta tenue, mon gars, passe au combat. Mon chip, pas, fatigue. Ben, ils ont des sous-bombantes et vachères, ils me donnent mort. Des ça, tu vois, les mètres de la vie. Tu penses demander, laissez-moi si t'as pu. Hein, mon ami, écoutez-moi l'enfoir, aïe, tu peux bouger ta bise Marseille et Bordeaux, l'île. Strasbourg, Nantes, Paris, Moalé. Faut que les jaloux, j'y vois, moi, vite. À 11h, je suis plus ça, à bordeaux. Regardez. Ik weet niet wat ze van me houden, maar ik weet het wel. Ik weet niet wat ze van me appétit. maar appétit. weet het wel. Ik weet niet wat ze van me houden, maar ik weet me fait bizarre Quand je vois les gens danser la me houden, maar ik weet het wel. Ik weet niet wat ze van me houden, maar ik weet het wel. quitté le niet La rue van me houden, maar ik weet pas wel. Ons titulaire, que c'est toi que le bois ça passe si tu passes tu passes tu ne passes pas Tu peux tenir le lac sur la ligne reste un on se marche la moule à du Brésil un veux parler de c'est j'oublie les galères et les soucis on se la à du Brésil I'm glad you have a good day. I'm Retrape Partie 5 sur Skyrock, c'était MHD, MHD sur Sky à 6h40. excusez ma petite voix du réveil, mais bon, il y a une demi-heure, je dormais encore. Hein. Je sais pas vous, heure vous êtes réveillés peut-être juste à l'instant là. Et eh ben je suis comme vous, pareil. J'ai me réveillé avec le Morning de Skyrock, c'était super. de se réveiller Ça va, c'est ce cool matin. la grâce matinée, c'est pas mal en fait. Hein. Ouais. <rire> ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu. Ah, Pendant ce temps-là, nous on galérait nous. <rire> c'était comme tout. Non mais on s'est fait le réveil de Star avec Zizou, c'était sympa comme tout. C'était marrant. Ouais, ah, ouais bien, ouais. bien, bien. On pourrait en faire un autre, j'ai pas entendu mal le réveil. De star. Ah bah ouais, ouais, tout à l'heure on a C'était un Denis qui a été appelé. Oui. Formidable. Denis, je euh, sais plus, il nous a sorti une expression. Ah ouais, euh... l'expression, elle était. Euh... Ouais, t'as qu'à aller te faire euh, chatouiller le cul. Chatouiller ouais. le, <rire> le cul, <rire> Zizou. Non, mais chatouiller, le mec, il nous a sorti une expression bizarre. Euh... Un peu de respect pour Zizou, dis donc. Ah oui, le grand Zizou. Bon, on le retrouvera tout à l'heure, là. On s'en fera entre 7h30 et 8h à 7h50, le retour du réveil de Star. Bon, alors, on a Marc de Tulle à accueillir avec nous. Bonjour, Marc. Oui, bonjour, DiFool. Bonjour, comment vas-tu, Marc bah, Ça va très, très bien. puis je suis très content de vous avoir parce qu'il y a très, très longtemps que je vous ai Écoutez, euh, euh, voilà, ça me fait très très plaisir. Bah, ah, bienvenue cool. à toi. Tu es dans la ville de François Hollande, toi, Marc Euh Non, je suis... À, à, à, ouais, à, si on veut, aller si tu veux, ouais. ouais, ouais, ouais, ouais <rire> c'est quand même son coin, la Corée. Ah bah c'est vrai, oui, quand il avait été élu, il y avait le mec qui jouait d'accordéon. Exactement. Ouais, c'est le pays d'accordéon. Ouais. Ouais, c'est le pays des présidents, ils viennent, tous le, ils viennent tous de là. Ouais, de Corrèze, ouais, Gérard, Chirac, Chirac, Hollande, ouais. Il vient tous de là. Bon, Marc, toi aussi, tu viens d'ici, mais pourquoi es-tu là, Marc J'ai euh, tenté de trouver l'ordre du réveil de dix quoi. Ah, ah bah t'as trouvé. Et as... Ah bah voilà, et t'as trouvé la bonne heure. Hey, c'est quand même pratique avec sont en retard, ça te permet de gagner un cadeau, <rire> c'est bien ouais. Bah ouais parce... j'ai fait exprès. J'ai un métier pas très évident, donc euh, je suis sur la route là et euh, voilà, j'ai tenté mon coup. Voilà, eh bah ouais. t'as bien fait, t'as dit à quel... j'arriverai à, à quelle heure Il est h 34. Eh bah voilà, 34, c'est a 6 minutes, j'arrivais. Mais oui, bravo Marc. Eh ben bravo T'as gagné donc un maillot de foot Ben ouais, c'est sympa quoi. Un maillot des bleus, ça te va Marco Bah bien sûr, pas de soucis, ouais ouais bien sûr. Et ben maillot des bleus quand on voit la maison. Atul, est-ce que tu connais des gens qui n'aiment pas le foot et qui vont souffrir pendant un mois Avec euh, l'euro 2016, t'en connais euh, Moi, je suis pas très très, très foot, mais euh, bon, je, je suis un petit peu parce que vu mon métier, c'est pas facile. T'es sur mais la bon, ouais, C'est pas évident, quoi. Ouais, <rire> c'est pas génial de regarder la télé en, en conduisant, ouais. ouais mais <rire> tu peux écouter, tu peux écouter la radio Oui, aussi, c'est vrai. vrai que passer à côté de l'euro actuellement, c'est pas facile. <rire> ah, mais là, non, mais c'est impossible de passer à côté à moins de vivre dans une grotte. Mais c'est sympa, l'euro, moi je suis content, même ah, si je oui. pas le foot. Bon, ah, moi, ouais, mais nous, on a la campagne, moi j'habite à la campagne et il euh, y en a partout, quoi. Ah, même à la campagne, c'est bien. Mais on a partout, on va y par l'euro. Ils vont peut-être Aussi. Très bien. <rire> Faut pas dans les vaches. Bleu, blanc, rouge, même les vaches. Tout ouais. le monde. Bon, ben bravo à toi, Marco. C'est très gentil. Bisous à toute l'équipe. Merci ouais. Eh ben bisous, bisous. Salut Marc. Salut Marco. Salut la Corrèze. Où que Vous soyez, ouais. vous pouvez nous appeler. Hein, et vous pourrez gagner vos places tout à l'heure. Mais je vois que notre pronostiqueur est là. Il déboule dans le studio et il court. Bonjour Mehmet. Salut. Oh, ben, là, il, il, est, il est en train de renifler le sol là. Il s'acclimate un peu à l'endroit. Très bien. Avant, avant ses pronostics tout à l'heure. On verra à quelle heure on les fait. On fera les pronostics pour le match de ce soir. On connaîtra donc ce matin le vainqueur du match de ce soir bonjour Mehmet bonjour en effet il renifle le sol il s'acclimate <rire> ah, c'est ça Bah déjà, là je viens de le caresser euh, juste après de s'il s'est secoué genre euh, tu me touches pas <rire> et c'est leur pérer le terrain le terrain de pronostic c'est ici dans le studio ouais. de Skyrock là, ce matin hashtag euh, morning de l'ifoule e si <rire> vous avez des trucs à dire ouais, donc, ouais, ouais, de pas, pas de problème dans la matinée. et si vous voulez pronostiquer euh, les matchs on fera ça un petit peu plus tard dans la matinée aussi et puis sinon le 41,759, 759 la piste Skyrock Salut tout le monde bonjour à Dorput qui nous dit je dis 2-0 pour la France. On verra, on verra. Euh, et puis ouais, oui, il y a tous ceux qui ne font rien pendant euh, l'Euro. On a pensé un petit truc ce matin. Ouais, et eh ben il y a. Euh, D'ailleurs, il y a 34% des femmes, elles vont suivre leur, le, le foot par, pour faire plaisir à leurs mecs. C'est gentil. C'est bien ah, les filles, oui, mais gentil. Mais faites-vous plaisir à vous aussi. Vous allez voir, il y a des joueurs, ils sont shorts, ils sont beaux gosses. Ah, c'est la seule raison pour laquelle je regarde. Moi. Ah, tu vois Carriol <rire> Suivez l'exemple de Cariole. Vous Faites comme ça et vous allez voir, vous passerez un Euro magnifique. magnifique. Vous allez découvrir 11 joueurs par équipe au moins, sans le... compter les remplaçants. <rire> tous en short. Et wow, les arbitres. Euh, et les entraîneurs. Tous les arbitres. Plus les et les entraîneurs, et notamment parmi les entraîneurs, je vous en conseille un. Didier Deschamps, particulièrement sexy les filles. Je m'étonne. Ah, vous oubliez de mettre mes dents du haut. Oui, il met ses dents du haut, il se rend compte. <rire> <en plus. rire> Didier Deschamps, j'espère qu'il nous a préparé une belle équipe ah, bah, pour ce bah, soir. On la connaît à peu près, l'équipe. J'arrive pas à mettre mes dents. Bon. Alors, ce matin. Ah, il oui. y a une belle initiative qui a été faite, là justement, pour les femmes qui n'aiment pas le foot. On oh, va voilà, vous en parlez ce matin. C'est des restaurateurs normands, ils ont un. Imaginez un menu réservé aux femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles vont, euh, elles vont, dans le restaurant, elles mangent entre elles mmh. et euh, elles parlent de tout sauf de foot. D'ailleurs, c'est pas miso du tout. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas euh, que tous les mecs, on aime tous le foot et que les femmes, non. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. alors à si vrai... moi, je suis un mec, j'aime pas le foot et que j'ai envie d'aller manger avec les dames parce que c'est un bon plan pour aller draguer. Ça. Ah, c'est pas ouais. con. Ouais, ça. Hein, comment je fais Eh ah, bien, a priori, tu n'as pas le droit de rentrer. Je mets une jupe. Une jupe. Voilà. je suis obligé de me le frabloter. Ouais. J'arrive. Bonjour. Très belle. Hein. <rire> oui, je pense avec mon maillot des Bleus plus la jupe, ce serait magnifique, sexy. Ouais. Sexy baby, oui. Donc euh, les restaurateurs normands imaginent un menu réservé aux femmes, c'est ça. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, le menu c'est quand même 45 euros, 70 euros. Ah, ah oui, quand ouais. même. Ils ont imaginé le prix aussi pour les plus jeunes. Ah ben c'est des restaurants gastronomiques. Ouais. Mesdames, plutôt que de subir un mois de football, les restaurateurs gastronomiques vous proposent de pousser les portes de leur établissement et de vous accueillir. Et, bah, et euh, accessoirement et. de vous piquer 70 balles par personne. Si vous êtes serveur, c'est un, un truc pour draguer. Ça c'est un truc de fou. Ah c'est bien. Ouais. C'est bien l'euro que c'était bien l'euro. Ben bah, bah, moi je voulais rendre service ce matin. Ouais, vas-y. Et gratuitement, je voulais appeler des familles et proposer à la femme de l'inviter au restaurant pendant que son mec regarde le match. Comme ça, tu sais, je te débarrasse de sa femme si elle aime pas ça. Ça va être un mode cocu, ça aussi, non Ah, ah, ouais, ah ouais. ouais, je pense et que. Il vous... y a tous ceux qui ont passé le mois à regarder la télé et à ne plus regarder leur femme. Attention, les gars, elle peut se barrer. Hein. Ah ouais, attention, méfiance. <rire> Méfiez-vous. Bon, alors, on va faire un petit French Test ce matin. C'est parti. Le French Test sur Skyrock. Et sur Skyrock, à 6h45, on prépare votre horoscope et le French Test tout de suite. Donc, et on va chez. Tu vas chez. Thierry. Teddy, Teddy, Teddy Teddy Teddy Teddy Teddy. Tu parles mal Cédric je trouve ah ouais. Comme Teddy Riner Comme Teddy ça, ouais. Riner c'est ça Le judoka Oui ah. Alors Ouais Teddy Oui Oui comment vas-tu ça, ça va ça va, ça va Bon on dit voir une petite question ce soir Tu regardes le match toi France Roumanie Allez les bleus Allez les bleus Teddy Allez, les bleus. Apparemment non Allez les bleus Tu regardes ce soir Teddy le foot Le football, l'euro, le cha ballon. champion mon frère, champion mon frère, hein ah, Teddy, champion ma soeur, champion ma soeur, allo, ça va, Teddy, ça va, bon bah Teddy, euh... bon, bah, Teddy tant pis, tu sais pas ce que quoi, tu as... Aura... Ah, l'euro, ah, est... ah, faut l'expliquer. L'euro, tu sais, c'est une compétition de football, c'est normal, il n'est pas au courant, ça a pas démarré Il y a la non. France, elle <rire> joue contre toutes les. plein d'équipes européennes, et oui. le but du jeu, c'est de gagner tous les matchs. <rire> et ce matin, on joue contre les Roumains, ouais, ta femme, elle aime pas trop le foot, ce soir, oui, ta femme, elle aime pas trop le foot, Teddy. Parce que je voulais lui proposer, parce que moi je suis pas trop foot, je voulais lui proposer de l'emmener au restaurant. Comme ça, toi tu regardes le match peinard et moi je m'occupe d'elle. C'est p... qui, ça C'est, euh, moi je suis monsieur Lapince, moi. Moi j'habite dans le quartier, je suis voisin, j'ai repéré ta femme, bien mignonne. Je lui dis, celle-là elle aime pas le foot, je vais l'emmener au restaurant et puis, euh, <rire> éventuellement je lui marquerai des buts au niveau de la troisième mi-temps, quoi. Comme ça, ça lui fera ouais. réviser le foot. Faut qu'elle se prépare c'est vraiment hein. Ça te dérange pas si je te l'emprunte pour la soirée Non, non, pas du tout. Ah, bah très bien. Bon, juste, je te la ramène pleine après, quoi. Euh. Après, après le match, je te la ramène tranquillement. T'imagines Ta femme, elle repart à l'évide, vide, elle revient à les pleine. Ah c'est merveilleux, <rire> ça. Bénéfice, Et toi, pendant non. ce temps, t'es tranquille, tu regardes France-Roumanie. Et tu peux, à la limite, nous écouter sur Skyrock ce soir, si tu veux aussi, passer une super soirée footballistique. Ah par contre, elle sera bien pleine, pleine à en avoir les yeux blancs. Hein. Non. Euh, bleu, blanc, mais avec du Sky bleu et du blanc. Ah, c'est Skyrock. Ouais, ouais. Bonjour, Teddy Ça euh, empêche pas qu'on veut quand même emprunter ta femme. <rire> ah bah on t'a fait une promesse, okay. on te trans-service, on va quand même du... tenir jusqu'au bout. Hein. Ah oh, putain. Ah bah oh, putain. Ah oh, putain, oh, il m'en putain. Putain, bon, débarrasse T'es prêt pour l'euro, cool. Teddy J'en ai rien à foutre, foutre du foot, franchement. Ah non, mais, on est mal tombé. Romano, t'emmènes Teddy. T'emmènes Teddy Bouffé ce soir. Bon bah Teddy, c'est toi qui auras les yeux blancs. Hein. Ouais. Toi Je qui... veux bien aller au resto, par contre. Ah hein. bah écoute, <rire> ah, voilà. eh, tu vas au resto, après on, on, on, jeu, on joue avec euh, nos kiki respectifs. Magnifique. Magnifique, ouais. Ah bah ça c'est un beau Tu vois, Teddy, Skyrock t'a appelé ce matin et te sauve la vie pendant l'euro. Ah, magnifique. Bon, mais même si t'aimes pas le foot, tu vas faire la fête un peu, non Ouais, un petit peu. Oh, quand oui, même. Faut, ah oui, il y faut profiter. Euh. Voilà, très bien. et eh bien, Teddy, on va t'envoyer un maillot de l'équipe de... Non, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock. <rire> C'est mieux pour toi. Tu bouges pas, Teddy Merci à toi. Salut, Teddy. Merci, salut Salut, Teddy. Ciao. Ciao. Mais t'as une femme ou pas, Teddy, au fait Ouais. Ouais, t'as une femme. ouais Elle, elle aime bien le foot ou pas du tout Si elle aime bien le foot ouais. Ah merde, ah eh. c'est l'inverse quoi. Je vous avais dit que les filles ouais, elles aiment le foot C'est Mal sûr. foutu des fois. Ah, c'est oui. mal foutu. <rire> Jeu de mots. Je de mots, t'es dit, t'es super pour le morning, toi, on te garde. <rire> Salut, t'es raccroche pas. Salut. Salut. Ciao, il y a eu il me fait une super proposition. Viens prendre ma femme, Romano, mais tu prends les gosses avec. D'accord, c'est <rire> vraiment sympa. <rire> pas de soucis. Dans une minute, l'horoscope de l'amour. Allez, votre horoscope, puis on fait le sondage du jour. Ce sera même la compile du jour ce matin. Elle arrive et le son, qu'est-ce que t'as prévu Romano Eh bien, du bon son bien sûr. Ah, Un Major laser. Ouais. Allez go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 Thank you. Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Petit, bois. Quoi, cheminée Tronçonneuse thermique. Quelle puissance 46 cm3. Grande marque Qui Marque Hyundai. Chaîne Oregon Guide aussi. Prix tranché 79,90 La qualité, le prix. Dépôt l'essentiel en deux mots. Tronçonneuse thermique 46 cm3. Longueur du guide, 45 cm. À seulement 79,90 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 10 juin dès 7 heures. Rendez-vous en dépôt et sur Bricodépôt.fr. Dépôt Bricodépôt a été réélu. Meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Et l'horoscope de l'amour, c'est parti pour ce vendredi L'horoscope de l'amour sur Skyrock Eh ouais, jour d'euro, mais amour quand même Vendredi 10 juin, quest ce que ça donne Aujourd'hui au niveau de l'horoscope Pour les sagittaires et les cancers Vous avez 0 sur 5, c'est votre puissance amoureuse Aujourd'hui, l'amour sera pas très présent Un petit peu comme Benzema à l'euro Par contre, au niveau de tout le reste dans la vie Ça va bien, comme quoi il faut toujours se consoler C'est pas trop l'amour, mais pour le reste Ça roule, sagittaires et cancers 1 sur 5, les vierges et les Verseaux. Attention, aux paroles en l'air aujourd'hui, évitez les promesses Les promesses que vous ne pouvez pas tenir, sinon... Euh... Vous risquez d'avoir des petits soucis Avec les gens à qui vous avez promis des trucs 2 sur 5 Les lions et les taureaux Vous aurez tendance à un petit peu trop idéaliser l'amour aujourd'hui ouais. Attention aux déceptions vous Prenez les choses comme elles viennent Et vous prenez pas la tête 3 sur 5 Les poissons et les capricornes Une forte complicité avec les gens que vous aimez aujourd'hui Les poissons et les capricornes oui, du On a commencé la journée ensemble au réveil Mais c'est un signe Cédric Je le dis. Ah ouais. Un sacré signe ouais. C'est sûr. 4 sur 5 Les béliers et les gémeaux Vous profitez des choses simples de la vie Sans stress Vous êtes heureux Partagez votre bonheur avec les autres Tout va bien pour les béliers et les gémeaux. Et 5 sur 5, les balances et les scorpions. Bon, vous n'allez pas attendre le début du match des bleus de ce soir pour marquer des buts en amour. Allez oh les bleus Une journée au top pour les balances et les scorpions. Vous avez 5 sur 5. Parfait. Bon, dans un instant, on va parler de quoi Ah oui, on va faire la compile de la taille. Ouais. La compile des grands ou des petits. Ah bah tiens, oui. <rire> Sondage ou compile du jour, c'est tous les jours à 6h50. Ouais. Bon, 6h51, on l'a fait dans un instant, on temps écouté, on avait promis. Mais genre les heures sur Sky. En direct de la part, de la part. De la La part, c'est le morning de default sur Skyrock 6h, 9h tous les matins. Ah, c'est la up. Il y a le nouveau Major Lezer aussi qui tourne sur Sky, super boom! Ouais, il s'appelle boom. Et là, c'est laid up, le classique sur Skyrock. Skyrock, on écoutait Major Laser. il est 6h54, bonjour et bienvenue sur Skyrock, j'espère que vous allez bien. Bah ça va bien, moi aussi. On est en train de s'habiller en bleu là. Ouais ça y est on est en bleu Ah ça y est on s'équipe, ah, euh, moi j'ai mis un chapeau, euh, mon maillot des bleus. Oui on vous fera un Facebook live tout à l'heure et un Periscope live, parce que c'est Periscope, c'est toujours live. Ouais. Quoique tu peux aussi enregistrer des petits trucs, mais bon, Periscope live tout à l'heure avec les pronostics de Bebette, le pronostic officiel de l'Euro. Ouais, ah. donc le Periscope, c'est Skyrock FM et euh, Facebook ça sera Skyrock FM aussi hein. Voilà, pour l'instant dort. Ouais, ouais. c'est ça. Il se Il se repose là, il se repose avant, euh, avant les grands pronostics. Il, ouais. il est en pleine concentration. Oui, en pleine concentration. Pas <rire> quoi, il rêve d'arriver à un truc à bouffer. Je pense ouais, c'est ça, les ça. chiens. À une croquette géante. Ou, croquette géante, ou... Ça, ouais. ou un beefsteak. ou là. un ballon de foot en forme de croquette. Enfin bon, il se prépare. Pronostic tout à l'heure, On fera les pronostics pour le rond, on verra qui va gagner ce soir. Le pronostic de France Roumanie en exclu sur Skyrock. Allez les Bleus. T'es joli Allez. avec ton maillot de foot romano. Je vois tout le monde est en train de s'habiller, c'est bien. Ouais, ouais, mais je crois que Cédric, en fait, ils se sont trompés de maillot. Pourquoi ils ont pris ah quoi La Belgique. Mais pourquoi t'as pas un maillot C'est ah C'est un maillot de la Belgique. Ah, t'as pris un maillot de la Belgique, toi Ah bah oui, allez là. Oh, on a un traître dans l'équipe là. Ah on ouais. est obligé de le, le taper. Exactement. Ouais, okay, <rire> bon, vous êtes grand, vous êtes petit, ça vous pose un problème. Romano, on a choisi ce sujet. Et, et, bah, pour toi ce matin Ah bah euh, oui. Parce oui, que oui. je regardais, on a plein de stars, j'ai les tailles de plein de stars. Elles sont grandes ou elles sont petites ouais. Eh bien, toi tu es petit. Ah ouais, bah 1m54. 1m54, 1m54. je dis ça parce qu'on en parlait hier soir. Hier soir on a parlé des grands joueurs de l'équipe de France et des petits joueurs de l'équipe de France. Ouais. Qui est le plus grand joueur de l'équipe de France d'après... Vous. Bah hier on l'a dit donc euh, allez-y. Ah, Quelqu'un Ouais c'est Giroud C'est Giroud ouais. Ah Comme Un centimètre de plus que Pogba. Bah comment tu sais Cariol Parce que je l'ai rencontré. Ah. Ah, ah, qui mais bien. non elle nous a écouté hier soir. Mais, mais oui, mais oui. Non, mais Justement oui, oui. je me demandais comment elle savait. Je j'ai fait d'écouter la radio libre, on apprend plein de choses. J'ai écouté ouais. Eh oui. Donc euh, Giroud le plus grand, deuxième plus grand c'est euh, Pogba. Ouais. Ouais. Et le plus petit, vous rappelez Alors, Cariole vous... moi je sais. Euh, Benzema, euh, Benzema. Non. Oui, non, Valbuena. Non, non, non. non Valbuena. Oui, d'habitude, oui, d'habitude, c'est Valbuena. Mais là, il joue pas. C'est je sais pas. Alors le plus petit Romano, bah c'est pas moi. si je ne joue pas en équipe de France, tu te rappelles Non, je me rappelle. C'est un nouveau. Un nouveau. Au milieu de terrain, El Golo, Ah, ah, ah ouais. Ouais non, mais attends, parce qu'il y a des noms, il faut que je les apprenne. Ah, oui, oui. franchement, il y a des gens, je, je, je les connais pas encore bien. Bon, bah, quand c'est le plus petit. D'accord, très bien. 1m69, c'est ça? Bon, ouais, ouais. ouais voilà. J'espère qu'on le verra sur le terrain, le pauvre. <rire> oui, j'espère aussi. Bah, vous le, repé vous le repérez, c'est le plus petit. Voilà, ouais. Et Griezmann, il fait 1m76, 75 à peu près. Euh, Griezmann, euh, ouais. C'est Griezzi. Il fait 1m75. Et Goliori, c'est un autre goal. C'est un grand goal avec beaucoup d'envergure, puisqu'il fait 1m88. Pas ah, il est grand, ouais. Ah, bien ouais. grand, Là, ouais. je le voyais plus petit, lui, moi. Oui. Et Ariana Grandet, elle, est, elle, elle est toute petite. <rire> elle mesure 1m5 taille, Romano, on a trouvé une meuf à ta taille, dis donc Une question, c'est son vrai nom de famille Ou alors ils sont foutus de sa gueule quand ils l'ont trouvé un pseudo Comment tu peux t'appeler Grandé alors que c'est comme moi Romano géant Ouais, voilà, exactement ce que j'allais dire. Romano géant, ça serait ridicule Allez, appelons Romano Giants ce matin. Comme chez Quick. Bon, allez les Bleus, profitez bien, restez bien avec nous. Des places à gagner. Allez, je vous l'annonce, on va vous offrir les phases finales de l'Euro ce matin. Ah ouais, hier soir, on a filé les quarts de finale, hein. Ouais, bah, ce matin aussi, allez Ah bah, allez. Les quarts de finale à gagner. Eh oui, c'est parti. On aura la finale à vous offrir aussi. Bah, bien sûr. Les demi et tous les matchs de l'euro. C'est sur Skyrock avec le Crédit Agricole. Restez bien dans le coin. On vous donnera le top tout à l'heure. La roulette peut tourner à n'importe quel moment. Allez, on se met ouais. la pub en spin et on revient avec Rémi tout de suite. Rémi pour les infos et vos 1500 euros sur Skyrock. Bonne journée, bon euro et bon vendredi. Ce vendredi 10 juin, Leader Price tape très fort sur les prix. La tomate ronde grappe catégorie 1 origine France est au prix imbattable de 79 centimes le kilo. C'est chez Leader Price et uniquement aujourd'hui. À ce prix-là, qui peut résister Alors, déguster une tomate ronde grappe belle, rouge est tellement savoureuse. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Tam -padam, tam -padam. Ah, tu l'as vu Ouh. Oh non, c'est pas vrai, je l'ai encore raté Ne laissez pas cette offre vous passer sous le nez. Jusqu'à dimanche chez Darty, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros d'achat sur tous les produits photo, multimédia, TV, son et téléphonie. Carte cadeau Darty limitée à 30 euros, utilisable du 13 août au 30 septembre 2016. Voir condition magasin ou sur darty.com Leclerc Juliette Toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale Avec moi chez Leclerc. Euh, pourquoi chez Leclerc Eh bien parce qu'en ce moment chez Leclerc il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er-11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot des 25 euros d'achat ou pour l'achat de trois produits partenaires du jeu. Vingt modalités dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez la France viens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 Jusqu'à samedi, un concert de prix bas avec des remises immédiates de 25% sur une large sélection de téléviseurs de marque. Par exemple, ce téléviseur LED 80 cm Panasonic à 208,82 euros au lieu de 278,43. Rendez-vous vite dans votre géant. Les stocks sont limités. Les prix bas, c'est géant. On dirait de, de la part, de la part, de la part, c'est le morning de d sur Skyrock. Good morning show 6h-9h tous les matins. Il est pile 7h sur Skyrock, bonjour et bienvenue, et attention, dans un instant il arrive, c'est Justin Timberlake qu'on va retrouver avec euh, le dernier, Justin, celui si que vous avez couvert sur Skyrock. Can't stop the feeling, can't stop the feeling, à retrouver sur Sky, ne bougez pas, restez avec nous, vos 1500 euros aussi, et en cette journée du vendredi 10 juin, ça y est, jour J, l'euro, avec vos places à gagner, on vous offrira, je vous l'ai dit, l'écart de finale de l'euro, c'est à gagner, c'est sur Sky évidemment bien sûr les 200 places de foot avec le crédit récolte on continue de vous les filer Ouais. et c'est pas fini à la semaine prochaine attention attention surprise surprise dans le morning entre 6h et 9h tous les matins encore des places à choper. bon on s'occupe de ce vendredi c'est déjà pas mal dans un instant qu'est-ce qu'on fait on va pas ah bah les conseils pas chers Romano ah bah bah ouais. ah bah, là bon je... forcément je vais surfer sur l'euro euh, le business des bleus ah ouais Romano arrive une planche... avec une planche de surf pour aller à l'euro tu sais que c'est une compétition de football non mais je vais surfer ça y a une expression quoi. <rire> D'accord. Je vais profiter de, du business des Bleus. Allez, le business des Bleus, comment gagner de l'argent Vous allez voir, il faut en profiter, ça dure pendant un mois. C'est peut-être des idées que ça, vous, ça va peut-être vous donner des idées. Tu vas me dire, hier, j'ai été acheter de la décoration là. Ça mmh. se vend bien hein Ah oui, bah vu le prix où ils les vendent, je peux te dire qu'il y a de la thune à se faire. <rire> c'est marrant, il va acheter un truc, ça lui donne une idée pour ses conseils pas chers du matin. Ah, ouais. Magnifique. Allez, les infos, c'est parti, 7h01. Rémi, le Poisson d'Actu. l'actu. Ah, yeah. tiens, un écran à choper aussi, hein, votre télé Samsung, ce sera à 7h20 tout à l'heure, on jouera à Info Mytho. Allez. Rémi, le temps du jour, est-ce qu'il va faire beau pour ce début d'euro en France Eh ben il va faire beau oui et non. En tout cas c'est coupé en deux. Le soleil sera omniprésent à l'est alors que la grisaille prend le dessus à l'ouest. Des orages prévus dans l'après-midi, notamment sur l'Aquitaine et la Bretagne. Je vais même vous donner la température au Stade de France ce soir. En tout cas, le temps, il va faire relativement gris ce soir au Stade de France. Peut-être quelques gouttes de pluie, mais bon, c'est pas sûr. Et puis côté vent, 10 km km/h donc autant dire qu'il n'y a quasiment pas de vent. Et puis demain samedi, inversé orages quasiment partout, sauf sur les régions du sud. Sud des Pyrénées au pourtour méditerranéen. Et ça ira mieux dimanche, même si on aura encore quelques gouttes de pluie et sur une bande qui va de l'Alsace à l'Aquitaine. Les températures ce matin 10 degrés à Reims et à Lille, 11 à Nevers, 12 à Strasbourg, 13 à Caen, 14 à Poitiers et à Lyon, 15 à Paris, 16 à Tarbes, 17 à Nîmes et 18 à Marseille. Et dans l'après-midi, il fera 19 à Brest, 21 à Lorient, 22 à Lille, 23 à Angers et à Amiens, 24 à Paris, 25 à Marseille, 26 à Toulon et 27 à Lyon. Et puis la pollution, c'est encore très moyen. Les indices sont compris entre 3 et 5, 5 à Dunkerque, Paris, Tours, Bordeaux, Perpille, Nîmes, Marseille, Lyon et Reims. Et on démarre par l'Euro pour les infos, c'est parti Eh ben oui, on a attendu ça pendant des mois, c'est le grand jour, ça y est, début de la grande fête de l'Euro 2016, 24 pays, 550 joueurs répartis dans 10 villes pendant un mois et devant plus de 2 millions de spectateurs. La France lève le rideau contre la Roumanie, les Bleus vont tout faire pour s'imposer devant 80 000 personnes survoltées au Stade de France. Yoris a dit qu'il avait fin de victoire, Quel 11 de départ pour Deschamps, on connaîtra dans quelques heures la compo officielle, le sélectionneur devrait partir sur un 4-3-3 traditionnel, Lloris dans les buts, Evra, Koscielny, et Sagna en défense, Matuidi, Kanté, Pogba au milieu et Payet, Griezmann et Giroud à la pointe de l'attaque. Restez bien avec nous sur Skyrock, hein. vous ne raterez rien de des matchs des Bleus et puis des autres d'ailleurs. Rendez-vous dès ce soir à 21h dans la radio libre. La fête qui a débuté hier soir sur le Champ de Mars, 80 000 personnes se sont donné rendez-vous dans la fan zone parisienne pour un concert géant, une répétition grandeur nature qui s'est parfaitement déroulée sans aucun incident. C'est ce soir qui va y avoir le plus de monde dans la dans la fan zone. On attend entre 90 000 et 100 000 personnes, des affrontements ont éclaté, mais à Marseille entre forces de l'ordre et supporters anglais. Les accès au stade de France qui pourraient être perturbés ce soir, la grève se poursuit sur les rails, les conducteurs des RER B et D qui desservent le stade seront massivement mobilisés aujourd'hui, le gouvernement laisse planer la menace d'une réquisition des chauffeurs afin de permettre aux supporters de se rendre au match. De manière générale, comptez un intercité et un transilien sur deux, ça s'améliore par contre pour les TGV et les TER. Mais quand tu dis massivement mobilisé, on parle de 10% de grévistes Non, non, non. ERBD, là, ils parlent vraiment de se mobiliser massivement. Donc, euh, concrètement, ils veulent essayer de bloquer un peu l'air heureux. Ah, eux aussi, ils font, le... ils font la... la fête à l'euro. Ouais, C'est bien. Bon, la suite. <rire> bah, les poubelles qui s'entassent dans Paris et Marseille. Ouais. Et voilà. Conséquence du blocage des centres de déchets. Voilà qui donne une image assez négative de la France non. qui sera au centre du monde au cours des prochaines semaines. La situation elle, ne va pas s'arranger puisque la grève a été votée jusqu'à mardi dans le principal centre de la capitale. La galère également dans les airs. La boucle est bouclée. À partir de demain, les négociations salariales ont échoué entre les syndicats de pilotes et la direction d'Air France. 2 à 3 vols sur 10 pourraient être annulés jusqu'à mardi. Si vous devez voyager, eh bien il faut vous rapprocher de la compagnie pour savoir si votre vol est maintenu. Voilà, vous prenez les idiot. Allez oui. les infos, de la suite avec le un, sport. Un le... petit mot de basket Ouais, le basket dans... euh, la finale de la province Voilà, ouais, l'Asvel qui a corrigé Strasbourg hier soir ce 90 à 69. La SIG mène 2-1 dans cette série de 5 matchs. Prochaine rencontre samedi sur le parquet de Lasvel avec bah, voilà Vell qui va tout faire pour essayer euh, d'égaliser. Eh bien bonne chance, Lasvel, on verra. Lasvel, le Lasvel, le côté de Villeurbanne. Exact. Merci Rémi pour les infos et le morning il est 6h7h5 déjà. Bah oui on est vendredi. C'est bien, c'est le jour de l'euro. Et c'est parti pour les 1500 euros de l'argent à gagner. C'est pour vous, c'est sur Skyrock bien sûr.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 Coup d'envoi ouais. du Morning de The Full. C'est parti jusqu'à 9h sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle heure avec 1500 euros à gagner. Bonne journée, bon réveil et bonne chance oui. pour vos places de foot. Bonne chance pour vous, Aya, vos écrans. Ah, ça y est. J'ai pour vous de magnifiques cadeaux. Et qu'est-ce qu'il y a, ça y est, Romano bah, es Tu es encore en train de te plaindre Mais Je suis pas en train de me plaindre, j'ai fait Aya parce que j'ai eu mal à l'épaule. Ah. Ah c'est bien. Allez les bleus, on bon, a tout ce qu'il faut. Hein. Tout le monde se réveille. Allez 1500 euros c'est pour vous. Les conseils pas mmh. chers avec les objets de l'euro c'est pour vous aussi. Et puis tout à l'heure votre télé à choper. On jouera info mytho à 7h20. Bon ça c'est pour les cadeaux, pour le son. Ah on a prévu un petit Silento parce que j'aime bien ça. Watch me, ouais, Watch me le matin on vient euh, se faire plaisir nous aussi. Silento Watch me retrouver Justin Timberlake On avait promis ça juste après les 1500 euros. Et puis donc les conseils pas chers j'en parlais avec toi Romano. Ouais les conseils pas chers, les produits dérivés des bleus arrivent en force dans les supermarchés dans tous les magasins. Bah vous en avez vu sans doute, hein. si vous êtes allé faire les courses Vous avez vu des produits de l'Euro de partout Tout est en bleu, blanc, rouge Écharpe, foulard, maquillage, trompette Vous vous est là, drapeau, Mais là, que. lunettes Porte-clés, fagnon, écusson, badge. Ils ont même. Il y a des badges. Des badges. Ah il y a des badges. Ils auraient même ressorti des pins. Les pins Ah ouais. Des badges et des pins. Les pins, c'est à l'ancienne quand Ah ouais quand même. Tout est bon pour faire de l'argent, vous allez vous en rendre compte dans un instant et on va voir si ça marche bien. Ça devrait bien marcher aujourd'hui. Ouais. Le business de l'euro avec Romano. Champion, Manu. Oui, enfin, oui. On va voir qui est le champion, la championne des 1500 euros. 1500 euros à gagner tout de suite, c'est parti. Le jeu des le 500€, 500€, 1500 euros, 100 euros, 100 euros. C'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Et je vous rappelle notre grand pronostiqueur qui arrive aussi tout à l'heure. C'est Bebette, le chien, le pronostiqueur officiel de l'Euro 2016. 16. 16. Carriole est extrêmement stressée avec ce chien. Mais oui, je sais. Elle, elle espère qu'il va pas se tromper. Mais il se trompera pas, Carriole. Se il, se il, il a révisé le foot. On l'a mis sur Bean euh, en 24-24 depuis 15 jours. Vrai. Ah bah bon, on l'a mis sur téléfoot tous les dimanches. Ce matin En plus, donc il y a la totale. Il a même regardé le canal Football Club. Eh ah ben ouais, mmh. tout ça. Et il a beaucoup écouté Skyrock. Et Il écoute beaucoup Skyrock, c'est vrai. Alors attention, les 1500 euros, j'ouvre l'enveloppe. Il est à mes pieds là. Tu vois, il a c'est ça, au... au pied du patron. Oui. Ah. <rire> il s'imprègne de ma connaissance footballistique. C'est Mignon. Je oh, tu plus ouais. des pieds. Je ouais. <rire> <J> crois, <rire> crois que c'est plus l'odeur là. Salut Vémet. Oui, non, il sera avec toi, Cédric. Non, moi, ça bah, va. Bien sûr que si. Alors attention, moi, je ouvert l'enveloppe des 1500 euros. On va où Et on va dans le 74 à Salanches. Ah Salanches. Nous allons dans les montagnes Chez, ouais, chez Dave Lorraine Dave Lorraine Il est français Ah bon on sait pas Bah on va voir Bah oui on va voir Lorraine c'est s'écrit comme Ralph Lauren donc, euh, La classe T'es un américain Non c'est peut-être le fils de Ralph Lauren oh, bah, Dans ce cas là il n'a pas besoin d'oseille <rire> Mais tout le monde peut jouer Romano Pas ouais, de discrimination anti-riche Pas de discrimination du tout sur Skyrock Tout le monde joue que Si vous êtes déjà blindé Vous avez quand même le droit de gagner 1500 euros Et attention, ça sonne bon, chez... On préfère faire plaisir à ceux qui en ont besoin. Mais ouais, ça ouais. sonne chez Ralph Lauren. Là. Chez Dave. Ah, pardon. Chez Dave, Dave Lauren. Dave Lauren. On a combien de sonneries pour Dave Lauren Quatre. Cinq. À la cinquième. Allo. À... Elle est là. Allô Allô Monsieur Lauren. Hello Bonjour, Monsieur Lauren. C'est Dave. Dave. Do you, do you understand me? Dave Lauren. Can you speak French? French, speak French. You. Allo? You're a poet d'anglais qui peut gagner l'euro. D'ailleurs, attention, les anglais, ils sont pas mauvais cette année. Allo? Ah ouais. Allo? Oui. oui. C'est la radio, Dave. On est en direct à la radio. On t'appelle pour t'offrir 1500 euros. Oui? Yes. Alors, Dave, il faut répondre à une question. Can you answer me? Tell oui. me, what is your favorite radio station? Dis-moi, quelle est ta radio préférée? Le -Rock. Eh bien, c'est gagné! Oui. Good answer! Oui. You win! Congratulations! Bip, bip. You win! 1500 euros! Bravo! You are the champion! You are the champion my friend! Oh oh you are champion. the champion! Champion, mon frère! Eh bien, c'est gagné. Tu viens de gagner 1500 euros, Dev. Ouais, mais c'est bien. Ah, bah euh, oui, c'est bien. Bien, tu sais bien. Ah, ouais, t'es français, nous, on parle en anglais comme des cons depuis deux minutes, mais non, tu sais. Ah, non, Dev, c'est français. Très bien. Bon, bah, allez, les bleus alors, Dev. Hein allez, les bleus, oui. Allez, allez les, les, bleus. les bleus. Et allez, les 1500 euros, hein? Bah, ouais, t'as gagné ce matin 1500 euros, bravo, Dev. Merci. Eh ben tout va bien, tout va bien dans les montagnes à Salanche. Oui impeccable. C'est impeccable. beau Impeccable. On est branché à fond sur Skyrock. Oui, à fond tous Su les matins. Super. Bah, ah bah c'est bien. Continue DEV, tu mérites bien tes 1500 euros. Le chèque, eh bien on va te l'envoyer à la maison. Tu vas faire quoi avec tes 1500 euros DEV Les vacances. Ouais, ah super. bah t'as bien raison. C'est bien, on partez bien en vacances avec l'argent qu'on vous offre. Et on recommencera dans moins d'une heure 1500 euros à gagner. Pour toi DEV, c'est fait, le chèque arrive à la maison très très vite. On t'envoie ça. D'ici 15 jours, il arrive sur ton compte. Hein. Avant l'été, nickel. Ouais. Ah bah oui. D'accord, merci Victoria, tu vas travailler aujourd'hui Oui, oui, oui, j'ai parti à travailler dans 5 minutes Eh ben l'équipe t'embrasse Tu fais quoi comme boulot Euh, technicien Bon, Romano, il fait escroc Dans un instant, les conseils pas chers Ouais, spécial bleu <rire> Raccroche pas, Dev, bisous Ciao, Ciao. Le morning de full sur Skyrock Et Moi les show, les show, les Premier sur le cash Et premier sur Justin Justin Timolay Comme ça vous avez découvert sur Skyrock Évidemment, c'était dans le morning d'ailleurs Ouais Can't stop the feeling I got this feeling Inside my bones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 So don't stop Le feeling sur Skyrock, le son de Justin Timberlake dans un instant, Silento avec Watch Me, Watch Me, super ça. Et à 7h14, c'est l'heure des conseils pas chers et on parle des objets dérivés de l'euro. Ouais. Ça rapporte un maximum de thunes, je l'espère que ça, que ça va te rapporter ce matin aussi, Romano. Bah, par exemple, regarde, tu sais, il y a les, euh, ça j'avais déjà vu ça en Belgique, ça se fait vachement, tu sais, sur les rétroviseurs. Oui. En fait, t'as des espèces de trucs que tu mets euh, comme des gants aux rétroviseurs aux couleurs de ton équipe. T'es pas là d'un coup avec Ouais, mais j'ai déjà vu des Belges, j'en ai vu souvent avec ça. Bon, les Belges euh, adorent. En France, ça n'a pas encore ça pas. Encore pris, bah, ça, attends, le kit drapeau voiture, ça vaut quand même 18 euros. Ah ouais, il n'y a que les Belges pour rester ça. Les 18 euros et après, tu passes pour un con. Le kit euh, panoplie supporter France, 60 euros. Eh, il y a de l'argent à se faire. Eh l'argent, je crois qu'il va tomber dans ma poche, ça va être maintenant. C'est vrai que si vous allez dans les grandes surfaces, si vous il y en, en, faire a, des partout. Courses, il y en a partout actuellement, des objets avec l'euro dessus. En même temps, ils ont raison d'en profiter. Et eh oui, tu regardes la télé, tu tombes sur les pubs, y as les pubs avec grises. Man, par exemple vous avez vu la pub pumée Griezmann euh, il fait quel truc Laquelle je sais plus c'est que moi je vois les pubs avec les joueurs et je sais plus quelles quelle il y en a marque. tellement en ce moment c'est pas Didas oh, je sais plus ce qu'il fait non non c'est un truc qui est c'est autre chose dites nous hein, si vous avez vu des pubs et qui vous ont marqué que vous avez bien aimé avec les bleus les bleus à l'honneur ce matin évidemment et le foot avec de l'argent à gagner bah oui tout est bon pour se faire du pognon hein. Ah, les ah, conseils bah, oui. pas chers et les conseils pas chers c'est ah, bon parti allez chantons pour les bleus allez. Bon, Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise les ah. conseils pas chers sur Skyrock. allez vos conseils pas C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les, les conseils, les conseils pas chers C'est cher. les conseils, les conseils pas chers Ah tiens, il y a Blue qui s'est fait de l'argent Il a loué son appart à des supporters, pas mal Ah ouais, ouais. Oui, pas mal, pas mal, pas mal ouais. Pardon, la pub c'est Sport 2000 pour... Euh, ah, Chris Sport Man. 2000... Ça. <rire> en plus, elle passe sur Sky, la pub sport de ville. Oui. Ah oui. Eh, ouais. eh ouais. Eh ben, allez, c'est parti. Envoyez-moi de la famille. Ce matin, je vais leur refourguer la totale. C'est parti. À 7h16, on leur refourgue la totale. Les objets de l'euro. Club Les... des supporters des Bleus, c'est moi. Le club des supporters des Bleus. Allô Allô Allô, Allô Allô, Roger. oui. Bonjour. Oui, c'est La femme de Roger. C'est la femme de Roger Oui. Oui, bonjour. C'est le club des supporters des Bleus. Elle appareille l'équipe de France. Allez les bleus Allez les bleus ah eh, Roger, il est dans le coin ou pas Non. Non. C'est de la part de qui eh C'est de la part de Monsieur Lapin, du club des supporters des bleus. Je, ah. je voulais vous amener un string bleu blanc rouge ce matin. vas oh. oh si oh. pour regarder le match ce soir sur le canapé en bleu blanc rouge, c'est la et, folie. Et un peu de maquillage oui. aussi pour le visage, pour mettre sur les joues rouges. Eh oui. Il y a déjà le rouge déjà, mais il n'y a plus que le bleu et le blanc à mettre du coup. Exactement. Euh, je vous amène ça d'ici 10 minutes à quart d'heure. Les... La les... femme à Roger Les strings. Ok. <rire> voilà. Elle était est... supporter, ça. Elle était toute émue. Bah oui. Ouais, ouais, mais bien dans le cul. Ouais, vas-y, ouais, <rire> rappelle quelqu'un d'autre Allez, on file chez Thierry. Thierry, j'espère qu'il sera meilleur supporter que la femme à Roger. Alors, sachez qu'il existe des gels-douches pour sentir le footballeur. Ah, quelle horreur. À 3,08 euros. 68, pardon. Mais c'est quoi Allô, Oui, bonjour, madame. La femme oui. de Thierry C'est la femme de Thierry Oui. Tout à fait, Thierry. Est-ce bon, que bon, Thierry serait ouais. disponible Ça dépend, c'est pourquoi Eh ah ben, c'est pour le club des supporters des Bleus. Allez les Bleus, allez la allez. France, allez les Bleus, allez les Bleus. Oui, on est le club des supporters des Bleus. Tu vas regarder le match ce soir. Allez les Bleus, allez les Bleus. Parce que Thierry, il a commandé un string bleu blanc rouge pour toi. Et oui, tu vas être belle dans ton string. Et le soutien gorge qui va avec, le blanc rouge aussi. Et un magnifique parfum avec l'odeur des footballeurs. Mmh. Comme tu vas sentir bon. Mmh. Allô, allô. Je crois qu'elle a raccroché. Non. Bon, c'est oh. ce qu'on disait tout à l'heure, les, les femmes elles sont moins football. Hein. Ça dépend, Romano. dites ah l'autre c'était un homme, il n'était pas football. Non, c'était une femme. Ah, pardon, excusez-moi. <rire> ah, ah oui, c'était une dame vieille, excusez-moi. Ah, T'as pas un petit dernier pour la route. Allez, vas-y, ah, ouais, si est tu quand même. Là, je reste sur un échec alors que c'est les bleus, merde. Oui, bah si tu vends pas aujourd'hui les objets dérivés des bleus. <rire> bon, j'ai un mois, mais. Euh... <rire> ouais. Si on va au final, tu pourras te rattraper, c'est vrai. Christian. Allô, Christian ouais. ouais. Ouais, comment tu vas Bah, bon Eh, hey, ah c'est bon. le grand jour, hein! Allez les bleus! Allez les bleus, Christian! Ah ouais? Qui c'est? Eh, ben c'est le club des supporters des bleus à l'appareil. Monsieur Lapin, je suis le président de l'association. Oui. et hey, je voulais. T'as une femme, Christian? Ouais. Ouais, je voulais lui amener un petit string bleu-blanc-rouge. Ah ouais? Bah, je peux, peux passer dans la matinée, là? Ouais, ouais, ouais. Elle va être belle avec, hein? Eh! Hey. Ah bah, ouais, Eh, hey, tu veux des préservatifs aussi, bleu-blanc-rouge? Ouais, ouais, avec un ballon ouais. au bout, c'est magnifique. Ouais, t'as le ballon au bout, ça donne des sensations de folie. Et, et, voilà. en, et en plus, pour que tu sentes bon, je te mets le gel douche spécial footballeur avec l'odeur des footballeurs dedans. Tu vas puer la sueur, ça va être magnifique. C'est l'odeur des ah ouais, vestiaires, ouais. l'odeur a... des vestiaires des vrais bleus. A... Ah bah magnifique. Ah eh bah je suis ouais. là, là à 8h, le tout je te le fais à 100 euros, c'est pas cher. Ah <rire> oh, bah ouais, tu peux te le mettre de loin. <rire> Voilà. Ah bah je, je peux me le mettre loin, ça je vais le mettre à ta femme le string moi, à moi par ça. Euh... Ouais. Bon bah je vais à 8h. Ouais. Ah bah à tout à l'heure. Merci votre ouais. écrit. Et allez les bleus, allez les bleus Christian. Ouais. Tu vas regarder le match ce soir Ouais. Ouais. ouais. ouais. Ouais Allez bleus, allez ça y est, il est parti Ça c'est du supporter Salut Christian <rire> Gros bisou cri-cri Eh bah voilà, tu ah, vois ben voilà, ça marche Eh ben là. Allez les bleus J'en ai chié mais j'ai réussi Ouais, ouais. Et notre pronostiqueur se prépare, il est en train de rentrer sur le terrain. Bonjour Nénette. Eh oui, attention, il est habillé, euh, oui. ça y est, on l'habille là. Le chien supporter s'appelle Nénette. notez bien. Nenette. Tête, pardon. Mais... <rire> et, et, et, et tout à l'heure il fera le pronostic de France Roumanie, ouais. match qu'on suivra ce soir en direct Sur Skyrock entre 21h et minuit Parce qu'on sera là aussi ce soir en direct pour vivre l'Euro avec vous Ah mais bien sûr, allez les Tous ensemble, il allez. est 7h20, ça veut dire qu'on va jouer ensemble Dans un instant, le jeu de 7h20 arrive Et ce sera info, mytho après Silent Toh Silent, to, Silent, to, Silent, to, Silent to. Don't you know it for me Now watch me, where, watch me Now watch me now. Watch me, nanae Watch me do it? Now watch me whip watch me. Kill it watch me, nene. watch me, Okay Now watch me whip, whip Watch me, nay.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 Sur Skyrock, on écoutait Watch Me, Watch Me Néné À 7h23, à 7h23, on va jouer à Info Umito C'est l'heure de gagner vos télé. On vous offre la nouvelle télé Samsung. 101 cm, Smart TV, Ultra HD, 4K. La, toute dernière, ouais. Et oui, la télé 4K, 101 cm. Elle est magnifique, elle est toute neuve. C'est la nouvelle Samsung et on vous l'offre ouais. cette semaine. Et même la semaine prochaine, je vous l'annonce, on remet les télés en jeu. Ça vous a plu, vous voulez les gagner la semaine prochaine aussi. Mais tentez le coup maintenant, Parce qu'on va jouer à Info Umito Question de sélection pour Info Umito Je vais vous raconter une petite histoire, une petite histoire magnifique. Ah, oui. Si vous, euh, vous allez vous faire opérer, ce qui risque de m'arriver très bientôt. Oh, ça y est, <rire> je, suis Romano, je vous le rappelle, j'ai une grave maladie qui s'appelle la tendinite à l'épaule. Je tiens à vous le dire, une maladie de sportif. J'ai décidé d'avoir une maladie de sportif pour aider les Bleus. Ouais, ben j'espère qu'il y a aucun bleu qu'on aura une, parce que oui, c'était pour euh, leur ça montrer les images qu'il ne faut pas. Alors, on va parler d'une opération. Une opération euh, d'un un Italien. Il a 50 ans et il s'est fait opérer. et Après l'opération, il y a un petit problème. Il s'est pris subitement pour une femme. Car qu'il s'est réveillé de l'opération en femme. Il était homme avant et après il s'est dit « Ah oh bah, j'ai ces jeunes femmes !» Il est, il femme. Il y avait mettre ma joupe il y avait même maquillé, et il s'est même pointé chez la gynécolo. Log. ah. gynécologue. Logue. Gynécologue, <rire> gynécologue. La gynécologue. Il est allé la voir pour se faire une, bon, et là, ils se sont dit, il y a un problème. Ah, bah ça, sérieux. Il y a un problème parce que le monsieur est toujours un homme, il a toujours un kiki, mais il se prend pour une femme. Une opération et le mec se prend pour une femme. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est un mytho? Vous nous laissez vos réponses au 41 759 ou sur la Skyrock Je vous donne mon top officiel maintenant. C'est-à-dire que dès maintenant, on prend les réponses. Vous écrivez info si vous pensez que Après, vous écrivez mytho dans l'autre cas. Et dans un instant, vous jouerez avec nous pour tenter de gagner la télé Samsung. La toute nouvelle à gagner pour regarder tous les matchs de foot et ce que vous voulez avec. Bonne chance à vous. Il est 7h25 sur Sky. Emeric à la journée mondiale des donneurs de sang, 14 juin 2016. Salut, c'est Emeric sur Skyrock. Aujourd'hui on parle du don de sang avec Richard. Alors Richard, toi t'as 18 ans et tu viens de donner ton sang Comment ça s'est passé Bah plutôt tranquille, c'est la première fois que je donne mon sang et franchement ça s'est super bien passé. Ça m'a pris à les 40 minutes et les gens étaient super sympas. C'est quoi qui t'a motivé à donner ton sang Bah je sais que ça sauve des vies tous les jours et qu'il n'y a pas de médicaments pour remplacer le sang, donc euh, je sais pas, ça me semble normal. C'est un geste super simple mais aussi super utile, alors je pas hésité. C'est clair. Merci Richard. Toi aussi, sauve des vies en donnant ton sang. Toutes les infos sur je donne mon sang.net. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron Je crois qu'on est mal embarqué là. Avec Lidl Tu pousses pas un peu, non Pas du tout. Aujourd'hui, la barquette de mélange de jeunes pousses de salade est à 89 centimes. Des jeunes pousses à 89 centimes, la barquette chez Lidl Tout ça, c'est des salades. Oh, de jeunes pousses, oui. Et Origine France en plus, à 89 centimes. On met des pousses là, non oh, tu, tu me pousses à bout oui. On est mal. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. La barquette de 125 grammes, 7,12 le kilo. Catégorie 1, origine France. Bon, pour ma voiture, j'ai... Alors si de... je peux me permettre, on n'a pas de Tourolf, de Golfinel, de Tiguaran, de Pololf, ni de, de... Passaran, ni de tiguolf, et on n'a pas non plus de Toussat. Ah, pas de Toussat Non. Bon, de toute façon, j'ai toujours préféré le Chassat. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 416,67, montant total du 15 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, Détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseau participant. Oui. on s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ces 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miami oui. à 14,99 euros par mois. 14,99 Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location Box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casino Mania. Alors vous, Mathieu, c'est quoi votre petite manie Moi, vu que la deuxième bouteille de Rosé Moncigal est gratuite, eh bien je mets la première dans le caddie et quand je mets la deuxième, j'imite la cigale. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'une bouteille de Rosé Moncigal, Cotovarois en Provence. 75 centilitres achetés, la deuxième est à 0€ au lieu de 4,50€. Casino mania, c'est parti pour un mois de folie Avec Casino, prenez goût aux économies Rébis d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.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 voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Carrefour à vos côtés avec les bleus. Franck t'es prêt pour aller faire les courses Ah oui oui mais c'est pas un peu trop la perruque bleu blanc rouge Non ça te va très bien. Papa qu'est-ce que tu fais comme ça Eh ben aujourd'hui si tu viens chez Carrefour habillé en supporter des bleus entre 14h et 20h tu peux gagner un plein de courses par heure. Ceux qui seront pas en bleu ils vont être verts. Aujourd'hui entre 14h et 20h venez habiller en supporter des bleus dans votre hypermarché Carrefour. Il y a un plein de courses à gagner par magasin et par heure. Carrefour partenaire de L'équipe de France de football, jeu avec obligation d'achat, modalité règlement sur carrefour.fr. Carrefour. Bricodepot vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Fines, herbes, mmh, salade composée, tondeuse thermique, moteur puissant, 125 cm3, large coupe, 46 cm, coupé. 209 euros. La qualité, le prix, Bricodepot, l'essentiel en deux mots. Tondeuse thermique tractée Enel, 125 cm3 avec moteur 4 temps Brix et à seulement 209 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 10 juin dès 7 h Rendez-vous en dépôt et sur Brico Bricodepot a été réélu, meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Et c'est parti, on joue à Info Mytho. Il est 7h29 sur Skyrock. On que de la part, de la part, de la part. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Come on 6h, 9h tous les matins. Et ouais, notre spécial euro continue avec tout à l'heure vos places de foot à gagner pour aller voir un gros match. On vous offrira les quarts de finale. Ça y est, c'est parti. Hein. Ouais. Les phases finales déjà à gagner sur Skyrock. Votre match des quarts de finale de l'Euro 2016, il sera pour vous. Bonne chance d'avance Mais tout de suite on va jouer pour la télé Eh ben oui parce que la télé c'est important Les hausses de ventes de télé sont exceptionnelles Pour cet euro 2016 c'est la folie Moi j'ai peut-être m'en acheté une Parce que j'ai vu qu'il y avait des bonnes réductions ce Mais viens la gagner sur Skyrock <rire> Ouais bah moi <ouais>, je compte <rire> dessus tiens C'est gratuit Ouais bah oui bien sûr C'est comme Marina d'ailleurs Marina qui est avec nous à Villeurbanne Bonjour Marina Salut à tous Salut, Salut Marina Salut, Salut Marina à... T'as 38 ans tu fais quoi dans la vie Présente-toi belle Marina Alors je travaille dans une école maternelle sur Villeurbanne Très bien ils sont excités les petits pour les bleus Un petit peu, ouais, ouais il m'en parle. Ah bah j'imagine. Bon, attention. Toi tu es excité, mais tu as bien raison parce que tu vas jouer ouais. pour la télé. Ce matin on joue à Info ou J'ai posé une petite question il y a un instant. J'ai raconté une petite histoire. Ah l'Italien, là. l'histoire ouais. d'un Italien qui s'est fait opérer, qui s'est mis subitement à se prendre pour une femme. Il s'habille en jupe, il se maquille et euh, il s'est fait opérer parce qu'il est quand même allé chez le gynéco. Et là le gynéco lui a dit euh, non vous avez un problème, vous êtes un homme. Mais bon, depuis son opération, il n'en démord pas. Il est une femme dans sa tête. Imaginez si ça vous arrive. Ah, mais c'est est horrible. horrible. Ouais. Est-ce que c'est une info Est-ce que c'est un mythe C'est un mythe. Eh c'est pas vrai. Par contre, il est arrivait un truc un italien, qui s'est fait opérer. Il s'est fait opérer du cerveau, le gars. Mm -hmm. Et euh, depuis, il vit à la française. C'est-à-dire qu'en fait, il, il s'est mis à parler français. Il a 50 ans. Il a une opération de cerveau et il a changé de mode de vie. Au réveil, il parlait français. Dès qu'il s'est réveillé, son opération. C'est ouais, ouais. ouf. Hein. Et surtout, il a adopté les habitudes de vie à la française, de manger sa baguette, tout ça. Oui, il parle français. Le mec ne parlait quasiment pas un mot. Et puis, ouais. alors, il se met à baragouiner. Mais c'est des mots qu'il connaissait pas. Et les scientifiques se penchent sur son cas parce qu'ils comprennent pas. C'est très rare. Il a laissé tomber les pattes. Il achète des baguettes et du camembert. Enfin, c'est super. <rire> c'est bien, c'est pas du tout cliché. Non, il met un béret. Il, met un béret, euh, <rire> il mange du saucisson. Euh, il et, boit et du vin. Et et du vin ouais. Bon, il parle un français approximatif, mais il se prend pour un français. Donc, c'était faux, mais il y a quand même un italien qui est bien amoché. Eh ah, ben oui. Bonne réponse, ils qui est qualifié pour jouer à Info ou Mytho. Et on va jouer avec Karim d'un côté ouais. et Romano de l'autre. Info, mytho, mytho, Mytho, Mytho. Qui dit vrai, qui dit faux Bon, pour gagner la télé, maintenant que t'es sélectionné, il faut découvrir quel est le mytho parmi les deux. On va commencer par la story de Romano. Et moi, ça se passe du côté d'Annecy. Et alors, euh, dans la semaine, là, en pleine nuit, vers 14 du matin, la police d'Annecy a repéré trois hommes complètement nus en centre-ville. <rire> les mecs se trimbalaient, mais complètement à poil. Donc, ils les interpellent une première fois en leur disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Les mecs ont dit ah, « On a fait une soirée un peu arrosée. » Ah, ils étaient bourrés. Ils les laissent rentrer chez eux, ils leur, euh, ils, leur ils les condamnent pas, à rien du tout. Bon, problème qu'il y a, euh, une heure après, ils recroisent euh, la police. Pas de chance Les mecs étaient toujours à poil, euh, ils venaient de se baigner dans un lac. Bon là ils ont fini euh, en garde à vue. Hein. Ah voilà. Alors info ou mytho. Oui, la première fois c'est passé, pas la deuxième. Ah Ça, non, non, non. C'est l'info de Romano, écoute bien celle de Karim maintenant, Marina. Alors l'info info, elle concerne un Toulousain de 20 ans qui était très très alcoolisé. Donc il a décidé de se rendre chez son ex pour tenter de la reconquérir. Ah lui aussi. Ouais. Oui. <rire> là, il arrive à sa porte, il voit que la porte est ouverte. Donc il rentre pour lui faire une petite surprise. Bon le souci c'est qu'il s'est trompé de maison il était chez un inconnu. Voilà, Alors, ah, un chance, ah ouais, ça. Ouais, ça Alors, un faux mytho pour Karim, un faux mytho pour Romano. Qui dit vrai, qui dit faux, Marina? Ah là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Euh. a pas un petit indice a pas d'indice, mais moi j'ai pas les réponses. Mais je sais ce que je répondrais moi, mais je vais pas te dire parce que peut-être Tu répondrais quoi je répondrais à Romano, mais je vais peut-être me planter, hein. Ouais, dis toi, Allez, je te suis, Oh là Tu crois c'est dangereux Je sais pas, je sais pas. Bah ça dépend des fois, souvent il a bon, mais des fois il a faux. Vladimir Romano Non, mais je dirais que au niveau des statistiques, DiFool a 90% du temps raison et 10% tort. Non, mais bon, est-ce que tu valides ta réponse Qui, qui choisis-tu alors Bah, allez, je suis full quand même, vas-y. Romano, donc info, Karim Mito. Eh ben, t'as bien euh, fait ouais. de suivre eh, parce que c'est oh gagné, bravo! Oh oh oh et oh, moi aussi, j'ai gagné ma télé? Oh euh, non, Merci dit Diffoul. Ah bah, merci Marina. Eh hey, Marina, je viens de regarder la télé chez toi, Villeurbanne. Ah, oh, trop bien, j'ai eu du pif, hein. Bah, bah oui, moi aussi, j'ai oui, du Pareil, <rire> bon, on me le dit souvent, Marina. Tu viens de gagner ta télé Samsung, la toute dernière, elle est pour toi. Ouais, bravo. Super, merci. Bravo Marina. Trop bien. Bonne heureux à vous. Eh bah bonne heureux à toi, Marina. C'est trop bien. On t'embrasse et. Gros bisous. Et belle télé pour toi, bravo Marina. Ouais, au top. Et, et bon Merci. courage à l'école maternelle. Hein. Donc, ouais, les bourrés ouais. <rire> Oui, bon courage avec les enfants. Les bourrés d'Annecy, donc, euh, Ouais, c'est vrai, vrai. Ouais. En fait, les mecs, ils ont expliqué qu'ils avaient fait une partie de cartes arrosées. Ils ont fini de décabaner à poil dans la rue. Et à Toulouse, il s'est passé quoi exactement Et en fait, le Toulousain était bien bourré. Et euh, il a voulu retourner dans son ancien lycée. <rire> sauf qu'il s'est trompé de lycée. Ah, il est con. Et ouais, il est con et il s'est fait dégager. Très voilà. bien. Ouais, bah, très bien <rire> Quel, euh, Quelle euh, belle aventure. On va pas retrouver chez les voisins. On t'embrasse Marina. Bonne journée à toi. Beaucoup Ciao. bisous. Beaucoup bisous, de Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Eh oui, on file Ibiza, mais on s'occupe de l'euro tout de suite après les prévisions météo du jour. Rémi, le temps de ce vendredi. Et la France coupée en deux, le soleil omniprésent à l'est, alors que la grisaille prend le dessus à l'ouest des orages prévus dans l'après-midi, notamment sur l'Aquitaine et la Bretagne. Trois départements viennent d'ailleurs d'être placés en alerte orange. Pluie, inondation, à savoir le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Demain samedi, aversé orage quasiment partout, sauf sur les régions du sud des Pyrénées au pourtour méditerranéen. Ça ira mieux dimanche, même si on aura encore quelques Gouttes de pluie sur une bande qui va de l'Alsace à l'Aquitaine. Les températures ce matin comprises dans le nord entre 10 et 15 degrés, 10 à Lille, 15 à Paris, de 14 à 20 dans le sud, 14 à Lyon, 18 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 18 à Dunkerque, vient à Biarritz, 22 à Bordeaux et à Lille, 23 au moins, 24 à Saint-Etienne et à Paris, 25 à Marseille, 26 à Perpignan et 27 à Lyon. La pollution est encore très moyen aujourd'hui. Les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Dunkerque, Paris, Tours, Bordeaux, Perpignan, Nîmes, Marseille, Lyon et Reims. Et la une de l'actu tout de suite, l'euro Ça la fête, ça y est, ouais. c'est ce qu'on peut lire quasiment dans tous les journaux ce matin, on y est enfin l'Euro 2016 commence ce soir 24 pays, 550 joueurs chez nous, en France, répartis dans 10 villes pendant un mois et devant plus de 2 millions de spectateurs, la France ouvre le bal contre la Roumanie, les Bleus vont tout faire pour s'imposer devant, 80 000 personnes survoltées au Stade de France, alors quelle once de départ pour Deschamps, on aura la réponse avec la compo officielle dans quelques heures mais bon, voilà, normalement pas trop de surprises 4-3-3 traditionnel, Yoris dans les buts Evra Kossiel, Nirami et Sania en défense. France, Matuidi, Kanté, Pogboum en milieu et Payet, Griezmann et Giroud à la pointe de l'attaque. Restez bien avec nous sur Skyrock, vous ne raterez rien des matchs. Rendez-vous dès ce soir à 21h et ça commence donc dans la Radio Libre. Un petit guide pratique des fan zones. vous serez bien plus nombreux à vous y rendre que d'aller dans les stades. Alors, eh c'est important de faire un petit point. Les 10 villes qui accueillent les matchs ont des fan zones avec celle de Paris en tête. Au champ de Mars, 9 écrans géants installés, répartis sur 130 000 mètres carrés, dont un de 420 mètres carrés, soit le plus grand écran du monde. Alors, grosso modo, c'est ouvert les de match et de concert jusqu'à minuit. Pour y aller il faut bien sûr accepter de se faire fouiller par les agents de sécurité Même topo à Lille sur l'esplanade François Mitterrand Fanzone également à Lens Ouverte jusqu'à minuit place Jean Jaurès Lyon place Belcourt Saint-Etienne place François Mitterrand Bordeaux-Toulouse Allez Jules Guède Marseille sur la plage du Prado Et Nice sur la place Masséna Là aussi ça reste ouvert jusqu'à minuit Et il y aura même moyen de faire du beach soccer Oui il pourrait nous appeler d'ailleurs en <rire> direct des fanzones En direct de tous les stades aussi Pour l'Euro suit ça Tous les soirs entre 21h et minuit évidemment Et tous les matins dans le morning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 de la France qui sera au centre du monde au cours des prochaines semaines. La situation ne va pas s'arranger puisque la grève a été votée jusqu'à mardi dans le principal centre de la capitale. En revanche, c'est bel et bien fini à Saint-Etienne. Oh, on fait le reste du sport mais rapide alors. Ouais, et bah chez nous, c'est l'Euro mais vous savez également que la Copa América est également en cours. L'Uruguay a été éliminé hier soir par le Venezuela. Score final 1-0. à 0. Le Mexique a dominé la Jamaïque 2-0 et puis à peine commencé déjà en tête, Sébastien Ogier a réalisé le meilleur temps de la super spéciale hier soir. Le triple champion du monde est déjà bien placé pour s'imposer dans ce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 Et celle qui n'a toujours rien compris au hors-jeu. Ah. Carriole. Coup d'envoi du Morning Daddy Fool. C'est parti jusqu'à 9h sur Skyrock. Eh oui C'est plus haut, mon frère les champions sont là et le oui. aussi 7h38 dans une heure les pronostics en direct de Mehmet le chien en direct et en live sur Periscope en direct et en live sur, sur Facebook, Facebook live, euh, les, live justement ouais. ne le loupez pas il fait les premiers pronostics On connaîtra déjà ce matin sur Skyrock le vainqueur du match de ce soir France-Roumanie euh, tiens justement on va rendre hommage des gens qui vont beaucoup bosser Pendant l'Euro, c'est les policiers. Ah ouais, dans un instant, on file à la police. Toutes les forces de l'ordre sont mobilisées. Ouais, les policiers d'ailleurs qui ont reçu des cadeaux pour l'Euro, on va reparler dans un instant, on va tout vous dire. L'Euro 2016, c'est sur Skyrock, c'est ici que ça se passe. <rire> Et donc un petit hommage à la police dans un instant. Ne bougez pas. Et j'aimerais bien qu'on fasse le petit réveil de Star parce que je suis un petit peu arrivé à la bourre tout à l'heure. Ah oui, parce que nous on s'en est déjà fait un avec Zizou, le grand ah Zizou. Ouais. J'ai pas entendu euh, le réveil de Star Zizou, on va s'en refaire un autre alors, mais un autre tout neuf. Ah ouais, il faut le premier sur le foot. Mais oui, mon Zizou Zizou, oui. le premier sur le foot. Et il le sait lui aussi. Hein. <rire> et si, si. <rire> si redis, Zizou, le premier sur le foot, j'ai bien aimé. Zizou, le premier sur le foot. En effet, Zizou, le premier sur le foot. Tu le sais, Zizou, toi qui es un grand, grand entraîneur. Vous savez qu'il m'a demandé pour le Real l'année prochaine. Ah, ouais. Il et nous a dit des conseils euh, pour gagner la Champions League, et il faut absolument que tu viennes. Je lui ai dit malheureusement, je suis, je suis pris pour l'année prochaine. Ah, Zizou aïe aïe aïe. Donc on lui rend hommage ce matin. Zizou, réveille les familles, le réveil de star tous les matins à 7h50. et bien, à 7h50, c'est dans 10 minutes. Zizou arrive. Votre aussi dans un instant donc les policiers <rire> ah oui attention direction la police avec une nouvelle moi qui m'a fait rigoler c'est trop <rire> on va d'ailleurs trouver moi des commissariats on va appeler la police Allez. on va les encourager parce qu'ils vont avoir du boulot en France hein, hein Zizou salut c'est Zizou sur Skyrock merci mon Zizou ouais. on direct de, direct de la part de la part de la part c'est le morning de d sur Skyrock 6h 9h tous les matins I took a pill and he bees to show I was cool and when I found he got sober felt 10 years older but fuck it it was something to do.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 Het is zo.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 Mike Posner sur Skyrock avec Aïtuko Pélé, et bizarre. on écoutera du Joule. Le nouveau Joule d'ailleurs que vous avez découvert sur Skyrock avant 8h du matin, on vous le passe. Emotion. Emotion. Et on écoutera Drake aussi avec euh, One Dance, c'est une nouvelle qui nous a fait rigoler. Les policiers sont sur le pont, évidemment, pour l'euro, pour protéger tous les stades, pour protéger tous les supporters, pour protéger les équipes. Il y a du boulot à la police. Oui. Ça va travailler. C'est bien, comme ça, ils ont des trucs à faire, ils vont nous laisser tranquilles sur la route, <rire> et avoir moins de contrôle, ça va être sympa. C'est possible. Oui, les policiers ont reçu un guide pratique pour les aider à communiquer avec les nombreux supporters étrangers attendus. Pour l'euro, ça s'est passé à Toulouse. Ouais. Donc ils ont pris un petit livre avec comment on dit bonjour en italien. Euh, bonjour Renault. <rire> Alors moi je vais dire bonjour Renault. Ah oh, bah voilà. Bonjour Renault et en anglais. Hello! allô, allô Il y a aussi des commerçants, si j'ai vu aux infos, là, à la télé. Euh, Il ouais. y a des commerçants de Nice où ils ont su des, euh, genre au marché de Nice. Ils ont su des petits fascicules où, euh, genre, ils ont quelques mots basiques. Il euh, y avait une, une bonne femme qui vendait des fruits et légumes. Elle était là. Ah, je sais parler suédois. Je sais dire tac. Ça veut dire merci. Tac, <rire> tac, tac, tac. <rire> et tac, voilà. Alors, le guide de l'euro le, de et le guide des, des, des policiers pour parler les différentes langues de l'euro, c'est en anglais, en espagnol, en allemand, en italien. Mmh? Donc, les policiers de Toulouse, Vous, parlé, vous êtes multilingue maintenant Ah ouais Je sais pas que vous avez bien révisé Attention, c'est comme pour les examens, comme pour le bac, le brevet Tout ça, faut réviser la police, attention Et donc ce matin, on a décidé d'aller faire un tour dans les commissariats Pour euh, une petite mise à niveau bah, Un petit contrôle des connaissances Exactement, c'est parti Voici donc le French Test chez la police ce matin Le French Test sur Skyrock Avant de retrouver Zizou dans le Réveil de Star. Un gros Réveil de Star ce matin Zizou réveille les Français Et nous, on est monté dans la voiture, on file... Euh... Oh, les, oh, les patching, bonjour Chut, enfin, Oui, bonjour Madame. Bon, je vous écoute. Je suis à la police. Tout à fait. Bonjour, c'est euh, le, le central de la police, c'est pour une petite vérification, pour savoir si vous parlez bien les langues étrangères, parce que des supporters sont attendus hein, dans le pays, là. Et vous êtes qui, monsieur euh, Je suis euh, contrôleur, vérificateur et euh, linguiste. <rire> et moi, je suis le brigadier Krink. Et nous avons le brigadier Krink avec nous... <rire> Ah, bah voilà. Ah, bah tiens, j'ai bien fait d'ouvrir ma gueule, Qu'est-ce <rire> qu qu'il a, le brigadier Il qu'il est mal respecté dans les commissariats. Qu'est-ce que c'est que ce travail, là Eh, attention. Et je permets de nous raccrocher au nez Ça va aller loin. On fera, on fera un rapport. Je fais un rapport que j'envoie directement à Bernard Cazeneuve. Police des autoroutes de Ou, bonjour. Oui, bonjour, madame. Excusez-moi, je suis à la police. Oui. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle de la part du ministère. Je travaille au ministère pour les vérifications de langues étrangères. Et parce qu'il y a beaucoup de touristes qui sont attendus. Et on voudrait savoir si vous savez un peu parler euh, les différentes langues. Si vous avez un touriste italien qui vient, vous lui dites quoi euh, Vous êtes à la police des autoroutes, monsieur. Euh, je ne suis pas à la police des autoroutes, je suis au ministère, euh, de, euh, au ministère de la police Non, non, non, non, vous êtes à la police des autoroutes ici Oui, mais moi je suis euh, contrôleur du ministère à la police Oui Ah bah sur l'autoroute madame, des fois, parfois il y a des touristes étrangers Non, mais moi je suis euh, dans les bureaux Ah oui. bah d'accord, vous, ah, vous, fait, vous mais... ne faites rien vous Non, non, ouais. Ah, D'accord, okay. très bien, vous êtes une grosse feignasse Oui c'est ça <rire> Non mais ça y est, il y en a partout, il y en a aussi à la police hein, La police représente, représente notre beau pays, hein, madame Oui, oui. c'est comme vous, oui, monsieur oui, C'est ça, vous vous êtes payé à de l'apéro L'autre est payé à rien foutre <rire> Et tu lui dis, elle fait oui, c'est ça Je ne fais rien, Ah putain, je crois que les policiers auto-taquets pendant l'euro, euh, il y en a qui se la coulent douce. Hein. Ah non, non, monsieur, moi je suis un peu de et j'ai le cul posé dans mon bureau, je ne bouge pas. <rire> vous ne faites rien Non, non, je ne fais rien. Ah non, rien du tout. Allez, un autre, un, un dernier, Allez, bah, un, un petit coup. dernier pour la route, dernier commissariat. Bonjour, Renaud. No. Je sais dire. Bon... Bonjour, policiers. No, bonjour, Renaud, un italien. Ah, ils sont occupés. Vous rester à l'appareil Bah, on va rester à l'appareil. Je pas si vous bonjour. Oui, bonjour la police Oh bah oui, pareil. paraît. Eh ben, il paraît. Bonjour madame, comment allez-vous <rire> Bonjour, ça va très bien, vous eh, Salut collègue, bah, moi je travaille au ministère, là. Ce matin, je vous appelle pour une petite vérification pour, euh, pour euh, cet été et puis pour le mois qui arrive, là. Vous savez parler les différentes langues étrangères Parce qu'il y a plein de touristes qui sont attendus chez nous, hein. C'est possible. Eh bah oui, c'est possible. Petite interrogation, comment dit-on bonjour en anglais Pourquoi vous me demandez ça, monsieur C'est une ligne d'urgence, ici. Bah oui, mais attendez, mais c'est une urgence, les touristes arrivent aujourd'hui, attention. Hein. Alors, bonjour en anglais Monsieur ah, de... Répondez, hey. madame, je suis Bernas Cazeneuve, le ministre. Oui. Je suis chauve comme lui. Oui. J'ai des lunettes aussi. Et, et comme Romano aussi, les chauves. On doit faire un peu pas la même taille. On a mis. Ah, tu vois, ça les fait rigoler, les <rire> chauves. Bon, alors chauve, en italien, ça se dit calvo. Hein, si tu vois un chauve, tu lui fais... Buongiorno, calvo <rire> Il va être content. En, en tant que ministre, je déclare euh, l'apéro... Euh, Obligatoire, Obligatoire. <rire> Parfait bah, bah, à midi madame Je viens prendre l'apéro avec vous J'arrive avec les voitures Allez on attend euh, Les voitures diplomatiques J'amène une bouteille de Ricard On va fêter le début non, de Non pas du Ricard J'aime pas Ah bah ah. Du, ch du champagne ah. Non plus Ah bah oui, vous, quoi vous voulez Vous voulez de la rouge. bière De la bière Non plus Mais vous voulez quoi vous Euh... J'ai de l'alcool à 90, allez, on vous prend ça. Morito, un, un morito, morito. Allez, un morito. Un morito pour la dame. Un morito à l'alcool à 90, <rire> ça va être super. Ah, <rire> magnifique. Bon, alors on te dit ciao, au wiedersehen bye bye. Et c'est quelle radio C'était Skyrock qui est là. Allez, super! Salut la police! Salut. Au, revoir la police. Au revoir la police! Au revoir la police! Le ministre vous salue, je vous fais une courbette! Oh, on voit bien ton crâne, Bernard Cazeneuve! Oui, euh... fais bien, <rire> je peux te foutre en cabane! il <rire> t'imites bien, Bernard Cazeneuve! Tu vois que ça vaut le coup d'être chaud! Ah, bah ouais, tu vois! Il est beau en plus! Ah, magnifique! Bernard Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur! Bon, on souhaite bon courage à la police! Bon, il y en a qui se la coulent douce, c'est rassurant tout ça! Quoique. Ouais. <rire> Allez, Drake arrive dans une minute sur Skyrock. Et puis votre horoscope de l'amour. Une minute et l'horoscope est de retour. Et Zizou aussi pour le réveil de Star. Il est 7h49. Meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, le filet se resserre. Sur Lidl, c'est ça Sur nous, patron. Les pommes de terre, le filet de 2,5 kg, bah chez Lidl, aujourd'hui et demain, ils le feront à 1,99 €. Moins de 2 euros le filet de 2,5 kg. Oui, et Origine France, patron. 80 centimes le kilo de pommes de terre. Ça vaut le coup, non Ah, le coup de grâce, oui. On est mal, hein On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pommes de terre de consommation, catégorie 1, calibre 40-70, variété Agatha ou Joconda, selon magasin, Origine France. Avec Thibaut sur sa planche de bodyboard. Thibaut qui porte un short de bain Andaya de tribord, Oui, et qui n'arrive pas à réaliser un 360, une figure difficile. Mais heureusement, il va pouvoir s'entraîner tout l'été avec son short 100% polyester, très résistant à l'eau de mer. Et pourquoi pas impressionner les filles Oui, oui, oui, pourquoi pas, mais... Chez Decathlon du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le short de bain Andaya de tribord à 3,99€ seulement. Decathlon A fond la forme, voir conditions en magasin sur et sur Decathlon.fr. Et l'horoscope de l'amour sur Skyrock, l'horoscope de ce vendredi, jour de l'euro! L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Ça pourrait être d'ailleurs LE horoscope de l'amour. Eh ben ouais. <rire> Allez, l'horoscope, c'est parti pour ce vendredi 10 juin. Balance Scorpion, 5 sur 5, c'est vous les meilleurs aujourd'hui. Vous n'allez pas attendre le début du match des Bleus ce soir pour marquer des buts en amour. Une journée au top pour vous. Balance Scorpion, 5 sur 5, meilleure note du jour. 4 sur 5, les Béliers et les Gémeaux. Vous profitez des choses simples de la vie. Vous n'êtes pas stressés, vous ne stressez pas les autres, vous êtes heureux et vous partagerez ce bonheur avec ceux que vous aimez aujourd'hui. Les Béliers et les Gémeaux, super. 3 sur 5, les Poissons, les Capricornes. Une forte complicité pour nous Avec les gens qu'on aime aujourd'hui Les capricornes, les poissons On a 3 sur 5 et c'est bien 2 oui. pour les lions et les taureaux Vous aurez tendance à un petit peu trop idéaliser l'amour Ça peut vous amener à quelques petites déceptions Prenez les choses comme elles viennent Ça sera mieux comme ça 1 sur 5 les vierges et les versos Attention, parlons l'air aujourd'hui Faites pas de promesses que vous pouvez pas tenir Sinon on vous en voudra Et 0 sur 5 les sagittaires et les cancers Bon, l'amour ce sera un petit peu comme Benzema à l'euro Il sera un peu absent Par contre, sur euh, tous les autres domaines de la vie Travail, chance, bahut, boulot, tout ça Tout va bien, Sagittaire, cancer Bon, l'amour on attend, le reste vous profitez 0 sur 5, il est 7h51 Et Zizou réveille les familles de France dans un instant Ouais Zizou C'est en exclu C'est évidemment sur Skyrock Premier sur le foot bien sûr Le morning le de de Fool en, en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock Et Drake, tout de suite Baby, I like your so.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 Got an NFC in my hand, one more time before I go. Higher power's taking a hold on me. Drake sur Skyrock, encore une découverte Sky, on écoutait One Dance. Merci à vous d'être là tous les matins sur Skyrock. Bon réveil et attention, il arrive avec nous. Ah bah on pouvait pas démarrer 7 euros sans penser à lui très fort. C'est Zizou. Zizou le premier sur le foot. Eh oui Zizou, dit fou le premier sur le foot, ah bien bah, sûr. Tu connais les pros. Hein. Et ouais. <rire> et si, si, si, ah bah si, si. si tu connais les pros Zizou. Ah bah tu connais les pros hein. Champion du monde, champion d'Europe. Exactement. Ah oui. Et oui. Et oui. Oui. Et oui, oui, oui. Comment ça va Zizou ce matin? Tout va bien, je et. suis bien. Tout va bien, tu es là avec nous. Et c'est parti pour le réveil de star de Zinedine Zidane ce matin. Ah oui, oui. Le French test sur Skyrock. Le French Test, tout à l'heure il a réveillé un gars qui s'appelait Denis, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais Ouais. Et ben là on va euh, filer chez Roland et la famille de Roland Ils ont une chance de folie grâce au réveil de star de Skyrock Ils se font réveiller par notre champion du monde Ah oui Eh voilà. oui, Zinedine Zidane C'est parti, Zinedine Zidane chez Roland ce matin J'espère qu'il va bien être accueilli chez Roland, attention hein. Ah ben on espère C'est quand même notre champion C'est notre Zizou Notre Zizou ouais. à nous Allez. Oui. Ah. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous Moi Je suis Zidane. Oui. J'ai préparé quelques, quelques questions pour toi. Ça consiste en quoi Tu es plutôt, plutôt rap ou plutôt YouTube euh, YouTube. You ah. Plutôt cuisine française ou fish and chips Non, chinoise. Tu es plutôt coach Ou plutôt président Euh, président. Ah oui, oui. Ouais, parce que celui qu'on a, il n'est pas terrible. Je pense que c'est une bonne chose. Ah, mais il commence à faire chier le monde, celui-là. Euh... Je suis libre de faire ce que je veux dans ma vie. Ouais, mais c'est terminé, moi. Une question, de questions, c'est bien. Hein. Et moi, ça me saoule. J'étais ravi de t'interviewer, c'est la première fois que je fais ça. D'accord, mais c'est bien. C'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de continuer dans cette voie. Ouais, mais c'est un numéro caché, comment que ça se fait On n'a pas le choix. Ah ouais, ouais, ouais ça, ça pose un problème. Je suis libre, je ne suis pas le 10 du tout. Et celui qui veut venir me chatouiller, qu'il vienne me chatouiller. Il me trouvera. Ah ouais, mais continue. Si le gars il te trouve, ça sera drôle. Non avec qui, avec Zizou, jamais. Euh, C'est vraiment le chien, il est emmerdé. Elle est bonne, celle-là. Quand on est appelé par le téléphone, est-ce qu'il se passe C'est qu'on est, est obligé de répondre parce qu'on ne sait jamais, ça peut être nos enfants qui qu sont dans le pétain ou quoi que ce soit. Oui. Et puis après, après, on est emmerdés par des connards. Alors, ça me touche énormément. Et toutes ces, tous ces messages de, de sympathie. Oh, oui. euh... Ouais, <rire> salut. Je t'aime. <rire> je t'aime. Oh, il est oh sympa, Zizou. Oh Mais comme c'est mignon. Hey, J'adore Zizou. Vous avez vu comme il est gentil. Le mec est à bout de nerf, hein, Roland. eu ouais, ouais, ouais, ouais. Putain, la voix qu'il avait, lui. Ah, il ouais. a répondu à trois questions, après, il n'en pouvait plus. Ouais, ouais, je me fais chier avec tes questions. Et là, Zizou, reste. Euh, Avec un calme olympien. Ouais. Et puis Roland, je crois qu'il a déjà commencé à fêter les bleus lui. C'est possible. Oui, ouais, ouais, ça fait, euh, ça fait 4 ans là, que je picole. Et un nouveau réveil de star dans moins d'une heure avec Zizou à l'honneur ce matin. Skyrock premier sur l'euro. Avec les premiers sur le foot, bien les, sûr. Les premiers sur le foot. Avec vos places crédibles et aussi à gagner avant 9h, on vous offrira les quarts de finale. Je vous le dis si vous venez de vous brancher, quarts de finale à gagner. c'est pas encore tombé, ça tombe avant 9h du matin. Il est 7h57, donc 5 minutes, même pas, les infos et vos 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. Le nouvel album de DJ Case est déjà disponible avec Gradure, Franco, Mr. You, Screech, et aussi Caris, Keina Samet, Souf, MRC et la Participation des dégains. DJ Case, à écouter dès maintenant sur Apple Music. Géant, un esprit de liberté souffle sur votre budget. C'est le festival Vite Stock chez Géant, avec des offres Peace and Love. Jusqu'à samedi, un concert de prix bas avec des remises immédiates de 30% sur une sélection de consoles de jeux. A vous la Xbox ou la PS4 après super cool. Rendez-vous vite dans votre Géant, les stocks sont limités. Les prix bas, c'est Géant.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 Alors, dégustez une tomate ronde, grappe, belle, rouge et tellement savoureuse. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Dis, oui. on s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miami oui. à 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé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 Les trains à grande vitesse à petit prix ouvrent de nouvelles destinations et vous encouragent à bouger. Oui, oui! avec Wigo à 300 km h à Rennes, Nantes, Lille et toujours Lyon, Marseille, Montpellier à partir de 10 euros dès maintenant sur Wigo.com voire conditions sur Wigo.com Toujours célibataire T'attends quoi pour télécharger SMAX Sur SMAX, tu discutes avec les mecs et les nanas autour de toi. Et en plus, c'est gratuit. Télécharge l'appli SMAX S-M-A-X Le Morning de Food 10 h 9 h sur Skyrock Du mal à sortir mes émotions Joue l'embolite 4 mots Tu mes émoures pour C'est vrai, faut que les résonne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 Je me vois partir sous le nager dans l'eau Faut pas qu'on me laisse seul Je pars non Faut pas qu'on me laisse seul direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et oui, on est là, il est 8h03. Bonne journée, bonne euro à vous tous et à vous toutes. Grosse, grosse journée qui démarre sur Skyrock. Place à gagner pour l'euro dans tous les sens, tout au long de la journée, avec toute l'équipe et avec le crédit agricole. Les premières places à choper avant 9h du matin. Avant 9h du matin également, Mehmet, le chien. C'est bien Memet. hein. Oui, oui c'est bien ça. Le pronostic officiel de l'euro à Skyrock. <rire> il viendra pronostiquer les matchs de l'euro. Et le pronostic ce matin, France-Romanie, on aura les résultats de France-Romanie. Ce matin, on exclut mondial sans Skyrock. Restez bien avec nous. Ouais, et il a même des jingles, ouais, ouais, il sera même sur Periscope et sur Facebook Live. Vous pourrez le suivre d'ici une petite demi-heure. Ouais, ouais, ouais. On Alors vous fera entendue... signe au moment où on se connecte pour que vous, nous, vous puissiez nous voir. Vers 8h30, 8h40 Il sera ça. là avec nous pour les grands pronostics de l'euro Avant ça, les conseils pas chers On vous offrira avec ouais. DJ Roro tout à l'heure à 8h20 Le grand quiz musical du vendredi Des télés à choper La télé Samsung, la toute dernière à gagner 101 cm, Smart TV, 4K Et Avec le célèbre DJ Roro ouais. eh ben, Bien sûr, il sera là Il arrive avec nous, elle est à 8h04, on fait le point sur l'actu C'est l'heure Rémi, largement même Ouais ça. Bonne journée, bon réveil et belle météo, ça dépend en moyen. Hein. Ouais ça dépend, la France elle est coupée en deux aujourd'hui le soleil sera omniprésent à l'est alors que la grisaille prend le dessus à l'ouest des orages prévus dans l'après-midi, notamment sur l'Aquitaine et la Bretagne. Trois départements d'ailleurs ont été placés en vigilance orange, pluie et inondation ça par météo France. Ah bah oui, ça faisait un jour à savoir le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor demain samedi a versé orage quasiment partout, sauf sur les régions du sud des Pyrénées et pour tour méditerranéen, ça ira mieux dimanche, même si on aura encore quelques gouttes de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 entraîné hier sur la pelouse du Stade de France. Objectif, atteindre le dernier carré de la compétition. La Belgique d'Eden Hazard et de Cédric le Belge sera un véritable client. Attention également à cette jeune équipe d'Angleterre qui pourrait nous surprendre. L'Espagne semble ne pas être au top, mais il faudra toujours se méfier tout comme le Portugal qui reste très dépendant de sa star Cristiano Ronaldo. Rendez-vous ce soir à 21h dans la Radio Libre pour suivre en direct ce premier match. Tous les autres eh bien, seront aussi à vivre sur Skyrock pendant tout ce mois de compétition. Les accès au Stade de France qui pourrait être perturbé ce soir. La grève se poursuit sur les rails. Les conducteurs des RER B et D qui desservent le Stade de France seront massivement mobilisés aujourd'hui. Le gouvernement laisse planer la menace d'une réquisition des conducteurs afin de permettre aux supporters de s'y rendre. De manière générale, comptez un intercité et un transilien sur deux. Ça s'améliore en revanche pour les TGV et les TER. La galère également dans les airs. À partir de demain, les négociations salariales ont échoué entre les syndicats de pilotes et la direction d'Air France. Deux à trois vols sur dix pourraient être annulés jusqu'à mardi vous devez voyager, eh bien, il faut vous rapprocher de la compagnie pour savoir si votre vol est maintenu et puis la réouverture aujourd'hui de la 10 entre Paris et Orléans, l'autoroute avait été fermée sous aux intempéries il y a une semaine plus de 300 véhicules ont dû être évacués après avoir été surpris par la montée des eaux. Le reste du sport rapide avec du basket la finale de la Pro 1 et puis le dernier hommage à une légende Mohamed Ali. Ouais, du basket avec donc, cette finale, Lasvel a corrigé Strasbourg hier soir 90 à 69 la mène 2-1 dans cette série de 5 matchs prochaine rencontre samedi sur le parquet de Lasvel et puis les obsèques donc quelques heures d'une légende. Des milliers de personnes ont fait le déplacement à Louisville, dans le Kentucky. Le cortège qui accompagnera Mohamed Ali dans sa dernière demeure fera 30 kilomètres. L'ex-président américain Bill Clinton prononcera l'éloge funèbres. Le cercueil sera entre autres porté par Will Smith. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 8h30, les 8h07 sur Sky.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 Coup d'envoi du morning de Fool. c'est parti jusqu'à 9h sur Skyrock. Eh oui, la dernière heure du morning est une heure chargée, chargée avec vos télés à choper à 8h20 DJ Roro, les conseils ouais. pas chers à 8h10. Dans un instant Romano, c'est pour toi. Ouais, et je vais m'occuper ce matin des maillots des bleus. Eh oui, il faut gagner euh, de l'argent. Et l'euro, c'est une belle, belle, belle idée pour gagner des sous pendant un mois. Hein. Ah et puis Nike, euh, il gênent pas au niveau du tarif. Ah écoute, il à 120 <rire> euros les maillots. Ah non non non. Quoi 140 là Ah ouais quand même. Non Le... mais ils ont, ils, ils ont augmenté un peu là depuis. Mais les... j'avais vu il y a 15 jours c'était à 120. Oui, oui, mais là ça a augmenté entre temps. 40 euros. Bah écoutez, matinée placée sous signe de l'euro. Merci Zizou qui reviendra nous voir avant 9h du matin pour un réveil de star. Salut, c'est Zizou sur Skyrock. Salut Zizou, prépare-toi pour euh, tout à l'heure. Donc que je vous le disais, une heure chargée avec en plus des places de foot à gagner pour les quarts de finale. Places de foot Crédit Agricole, il nous les offre, on vous les file sur Skyrock. Ouais. Et à n'importe quel moment du morning, ça peut tourner pour la roulette. Allez, 9h9, on y va vite pour les 1500 euros. 1500 euros à gagner. Ah, il y a des messages qu'on nous laisse pour euh, Memette, la nouvelle star du morning. Et eh oui, la nouvelle star est un chien le chien pronostiqueur. Non mais j'ai vu, ils avaient des éléphants dans des zoos. Euh, J'ai vu des otaries également qui faisaient des pronostics. Ouais, bah, Rémi nous en parlait dans les infos hier ou avant-hier. Il y a un zoo qui organise ça avec une, une otarie, ouais. Ouais. ouais Il y a aussi, euh, rappelez-vous de Paul Le Poulpe. Ouais, bah, il est mort. Ah, ouais. Il est mort, c'est vrai, il n'a ouais. pas survécu. Ah, il n'a pas survécu. Et bon. il, y a, tiens, il y a Flo Bulldog, la 27 ans. Moi, mon père okay, fait des pronostics. Il choisit des cacahuètes. <rire> Je mets une cacahuète bleu, blanc, rouge pour aujourd'hui, ouais, attention. Ça, ouais. Et euh, il y a Tristan qui nous dit Vous ne pouvez pas prendre des snaps avec ah, ben on va, on va te faire euh, tout un live. Allez, on va te faire le live tout à l'heure. On en reparle dans une demi-heure les pronostics officiels de Mehmet, le Un pronostiqueur. Si vous êtes des pronostiqueurs, vous faites des parions sport, que vous jouez à BetClick <rire> euh, ou sur Winamax, restez bien sur Skyrock. De la thune à gagner grâce à des pronostics. Eh ah ben, on espère. Mais avant ça, les 1500 euros de la thune à gagner aussi. 1500 euros cash sur Sky. Le jeu des 1500, jeu des 1500 euros, euros, 100 euros, 100 euros, c'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Et Romano, t'as récupéré l'enveloppe que tu vas ouvrir avec tes deux bras, toi, parce que tu en as deux. Oui, mais non, mais toi aussi, DiFool, tu as deux bras. Bah oui, il y en a un qui marche plus. Oui, quoi, oh. il marche plus. Si, il marche. Mets... Il, il, il, il marche je plus, je il est dans Bon, moi, j'ouvre. Euh, J'ai les deux bras qui fonctionnent parfaitement bien. L'enveloppe est ouverte. Oui. Et nous allons dans le 78 à Guyancourt. Sussu. Et, c'est quoi ça? Euh, si, si, c'est <rire> Rémi, il ouais. est content, il représente 7-8. Et c'est, Liana. Pintoré, qu'on appelle. Allez, Yana Pintoré, c'est tombé il y a une heure à Salonge dans 74. Allô. Bonjour Yana. Liana, Liana. Bonjour Liana. Oui, oui. Comme dans Tarzan et Jane, tout ça, les Liana. Lian, Liane, oui. <rire> Avec un à la fin. Hey. Liana, c'est la radio au téléphone. Oui, bonjour Bonjour Liana Bonjour Liana On t'a tiré au sort ce matin, on t'a tiré dans l'annuaire Ah bon Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros, il y a 1500 euros à gagner cash <rire> Eh ouais, si, ouais. Si, c'est vrai Il faut juste répondre à une question Liana Si t'as la bonne réponse, tu repars avec un chèque Il bon. faut nous dire, Liana, quelle est ta radio préférée RFM Mais non, oh. Mais merde. mais non, mais on écoutait RFM en 1990 Liana, Bah est... écoutez, j'en écoute plusieurs en fait ah, voilà. viens, viens sur Skyrock 96FM ben non désolé, si, je, je ne gagnerai pas le chèque mais ah c'est voilà. pas ça. Skyrock Eh bien, il faut venir nous voir ma chérie. <rire> viens, viens nous voir tous les matins, on est là. On te réveille tous les matins si tu veux sans problème, Liana. Voilà. Bon. Voilà, bon, à la prochaine fois, Liana. Alors, à la prochaine, à la merci. prochaine. salut Liana. Bon, au revoir, on t'embrasse. Ah. Bonjour, vous. Eh C'est gentil, Liana. Gros bisous à toi. Et bon, et, au revoir. et bon euro, et bon conseil pas cher, Romano. Ouais, attention, je vais passer à l'action avec les maillots des bleus. Hey, les maillots des bleus, juste après Rihanna et Calvin Harris. Et n'oubliez pas vos pronostics tout à l'heure, attention. Diffole, le seul joueur qui crève le ballon avec son nez. <rire> bye, bye <rire>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 sur Skyrock, this is what you came for sur Skyrock à 8h15. On prépare les trompettes pour l'euro et les trompettes avec Jason rouleaux. dans un instant, juste après vos conseils pas chers. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Eh oui, des bons exemples et des belles démonstrations de Romano pour les conseils pas chers. Il y a une heure, il a vendu des objets de l'euro. Magnifique string bleu-blanc-rouge, plus des capotes bleu-blanc-rouge avec un ballon au bout des capotes pour oui, plus de plaisir. Magnifique. Et là, attention, nous allons parler des maillots des bleus. Les maillots des bleus qui partent comme des petits pains mais qui sont très chers. Hein. Ah bah Nike, euh, donc Nike a payé extrêmement cher pour avoir le droit de fabriquer les maillots. Et eh bien vous, si vous voulez des maillots des vieux bleus, vous payerez extrêmement cher pour les avoir aussi. Ah ben il y a encore quelques semaines, il était à 120 euros. Mmh. Là, l'euro le, approchant, bim, allez, 140 euros. Et ben c'est gratuit sur Skyrock parce qu'on vous offre aussi vos maillots des bleus Le maillot officiel et alors après il y a une version un peu moins chère à 80 ouais. euros Mais alors elle est moins légère, moins flexible et plus longue à sécher En gros c'est la version discount <rire> Pas cher la version discount Bon moi ce matin j'arrive chez les familles avec les maillots des bleus Et euh, c'est pas 140 euros, je le monte à 200 Oui parce que ah c'est ouais, les maillots collector ah, Et puis, et puis c'est le jour J hein. Et c'est le jour J Allez, conseil pas cher Va-t-il réussir à vendre des maillots des bleus C'est le jour ou jamais hein. Ah, ah ben oui, oui Allez les bleus Allez Allez, allez Champion chez mon Eric. frère Champion mon frère Et on file chez Eric Des numéros qu'on a pris au hasard ah, ah oui, on va dans toute la France Dans tous les annuaires de France C'est parti, c'est parti Et les maillots des équipes nationales les plus vendus en France Ouais, ah, je vous le donne après Allô Oui Oui, bonjour madame Bonjour C'est la femme à Eric Oui Oui, bonjour Eric est disponible ou pas C'est les bleus à l'appareil Allez les Bleus. C'est pour l'euro Oui. Je euh, eu 30... il est parti. Pour... il est parti travailler. Ah, parce qu'il a commandé un maillot de foot et je dois lui amener ce matin un maillot des Bleus. Ah, bon, d'accord. Euh, la version collector, vous êtes à la maison, vous euh, Oui. Ah, je, je peux passer dans 10 minutes, à quart d'heure pour vous le livrer je... Non, c'est pas possible Ah bah écoutez madame, elle, il l'a commandé Moi il va falloir me payer hein, parce que j'ai fait des kilomètres et des kilomètres D'accord, surtout qu'il est, il il est pas supporter de foot de tout donc, Ah bah euh... il vous l'a caché Il vous l'a caché Il est à ouais. il, il, il, il, il fond sur les bleus ah, D'accord, ok Parce que ah, moi le maillot de foot, goût. je l'ai fabriqué en Chine J'arrive direct de Chine là D'accord, ok, Bah, je vous, vous le gardez Parce qu'il n'est ah que, que de la fabrication française Ah bah oui, pas d'une France Non mais c'est écrit euh, C'est écrit bleu France, plus, hein, France, est France, il est bleu, ou... il, est bleu hein. il y a FFF dessus Oui, oui bien sûr, il, un il, un il aussi. est bleu, les gendarmes aussi sont bleus <rire> <rire> Oui, c'est vrai, mais euh, nous on est plus sympa que eux. <rire> ah, on des sympas qu'eux Oh, ça dépend, on est sympa Allez, je, vais, eh, je vous le fais à, Au lieu de 220 euros, je vous le fais à 200 Non, vous, vous, vous me l'offrez, je le prends, mais sinon. Ah vous non, mais non mais vous savez, madame, vous êtes mal tombée Moi, je n'offre rien, vous ah, savez. bon, bah alors, bah, écoutez, bah. Ça, c'est une règle de vie, je ne jamais rien donner. Ah, c'est dommage. Eh bien, <rire> oui, je sais bien, mais bon, c'est comme ça. <rire> eh bien, écoutez, vous êtes sûr ou vous n'en voulez pas Non, c'est. Non, non, offrez-le à quelqu'un d'autre. Ah, bah, je, je vais aller le vendre à quelqu'un d'autre. Je vous remercie, voilà, madame, bonne journée. Et allez, les bleus. Hein. Allez, les bleus. Salut, ma chérie. Au revoir, madame. Au revoir, la femme d'Eric Je ah, n'ai ah, lâcher, quoi. Non, non, non, non. non. non. C'est chez qui Là on va chez Carlos C'est chez Carlos qu'on va maintenant Et après je vous donne le classement des 5 équipes nationales les plus vendues en France Allô, Allô Oui Oui bonjour madame, c'est Carlo Carlos Carlos Non il y a une erreur là eh, mais C'est pas vous Carlos Bah non c'est pas moi Bah eh c'est bien parce que vous êtes une femme et ça craint pour un ouais. prénom de femme <rire> euh, Vous aimez bien le foot vous oui. Les bleus, l'euro Non mais n'importe quoi là. Ah bah n'importe quoi, Bah vous savez quand même que ça démarre au aujourd'hui ma bonne dame Bah oui puis alors Ah bah alors je voulais vous amener votre maillot de foot officiel Bah oui Allez les bleus. bleus, au lieu de 250 ah. euros, je vous le fais à 200. Franchement. Ah ouais, à... Bah, ah ouais. même à 300 c'est bon, je vais le prendre. Allez, mais... ah ah à 300. Ah ouais, bon écoutez. Eh, à 300 euros, je suis là dans 5 minutes. Ah, j'ai vendu. J'arrive chez vous là. Je suis déjà en train de courir. Allez. <rire> à tout de suite, ma bonne dame, la femme à Carlos. Eh, la femme à Carlos, tu vas prendre 300 mettras, elle, elle, euros. Wow Bravo Elle, elle est sympa, elle. Hein euh, ouais, elle est sympa. C'est euh, la femme à Carlos qui va se retrouver avec un beau maillot des Bleus à 300 euros. Tu l'as bien, tu l'as bien escroqué, ah, Je l'ai bien, bien carotté, ouais. bravo Romano. <rire> et les maillots les plus vendus en France, le maillot des Bleus. Ouais, ah, ouais, le premier les Bleus, deuxième bon c'est pas européen, c'est le Brésil. Portugal non, non Brésil. Ah, ouais. Troisième Portugal, quatrième Italie et cinquième l'Algérie. Algérie. et oui Algérie, eh, voilà, euh, voilà one les sacs maillots vivant à l'Algérie ouais. c'est pas 1,2,3 c'est 12345, 5 5 l'Algérie allez les bleus et dans un instant on joue avec DJ Roro de l'argent à gagner non Mais euh, des euh, télés à gagner, oui Oui, attention, j'arrive, ça va être chaud Romano. Allez, les bleus Tu t'es occupé de l'argent, Romano, c'est fait, 300 euros. Et là, pour vous, la télé Samsung, la toute nouvelle à gagner sur Skyrock, juste après oui, les trompettes oui, de Jason Derulo. Bah ouais, trompettes, parce que c'est la fête, c'est l'euro, c'est parti sur Sky. C'est l'euro Quand Romano fait un petit pont, il passe en entier sous les jambes. Every time the two get undressed I hear some phonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh, oh. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go. And the trumpets they go. Remind me of a Kanye West song Kanye West song <laughs> Is it weird that I hear trumpets When you turn me on Turning me on Is it weird that you're brought Remind me of a Katy Perry song Every time The two get undressed I hear symphonies in my head I roll You oh, oh oh, yeah the drums they swing low and the trumpets they go. Every time that you moan uh, Oh yeah Is it weird that your eyes Remind me of a Coldplay song Coldplay song Is it weird that I hear Trumpets when you're turning me on Is it weird that your bra Remind me of a Katy Perry song oh. Alone. And the trumpets, there you go. <laughs> <laughs> sur Skyrock on écoutait le son de Jason Derulo et on sent les trompettes et on a les maillots et on est équipé pour l'euro et on a DJ Roro avec nous salut DJ Roro et on fait tourner les serviettes euh. non non non, non, non. En fait, on fait tourner les serviettes on est pas au camping là on est dans les stades ce matin et, et on Roro. fait tourner les maillots voilà ah oui. on fait tourner les maillots allez les bleus allez attention c'est parti DJ Roro et dans le tempo ce matin DJ Roro premier premier premier sur le tempo le vendredi c'est quiz musical de DJ Roro on va voir si on s'y connaît en musique on va si vous y connaissez vous aussi vous allez pouvoir jouer avec lui pour gagner la télé la télé Samsung la toute dernière la question de sélection pour jouer avec nous on va prendre un garçon et une fille les deux premiers qui auront la bonne réponse c'est simple question de sélection il faut découvrir ce que va nous chanter DJ Roro exactement mon cher dit full, full, full. full, full. ça pourrait être DJ Euro aujourd'hui DJ <rire> Euro ouais, ah ouais. DJ, non pas Euro Euro <rire> DJ Euro alors si tu nous chantes un morceau il faut le découvrir dès que vous avez le titre du morceau ou l'interprète ou les deux comme ouais. vous voulez vous envoyez ça au 41 759 sur l'appli Skyrock. Vous laissez bien vos numéros de téléphone et vous tenterez de gagner la télé, la super télé, Samsung, la toute dernière. Oui, Smart TV Ultra HD 4K, c'est la folie. Attention, DJ Roro va chanter. Et une chanson rapport, bien sûr, avec le foot. Je suis dans l'ambiance, je connais tout. attention, c'est parti, 3-4. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ouais, ouais. Et voilà la chanson. Eh bien qu'est-ce que c'est Si vous avez la bonne réponse, Vite 41 759 et sur l'appli Skyrock, vous laissez vos messages, vos réponses. Et à partir de maintenant, eh bien on prend le premier et la première, ouais. vous jouez ensemble l'un contre l'autre et avec DJ Roro ouais. Ro Ro ouais.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 Le nouvel album des FIFS Harmony est maintenant disponible. Géant, un esprit de liberté souffle sur votre budget. C'est le festival Vidstock chez Géant avec des offres Peace and Love. Jusqu'à samedi, un concert de prix bas avec des remises immédiates de 20% sur le mobilier de jardin et les piscines tubulaires rondes Intex. A vous les articles plein air prix super cool. Rendez-vous vite dans votre Géant, les stocks sont limités. Les prix bas, c'est Géant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 C'est un très beau bébé, madame. Mais c'est une fille ou un garçon Eh bien, c'est. C'est le retour de l'alerte discount spécial frais. Je dois filer. Aujourd'hui et demain, les tranches de poitrine de porc nature, origine France, sont à 3,29€ le kilo chez Netto. Quel heureux événement, cette alerte discount Netto, le discounter qui fait la différence. Barquet de 1 kg 0,80 environ. Bricodépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Petit bois. Coin cheminé. Tronçonneuse thermique. Quelle puissance 46 cm3. Grande marque. Marque Hyundai. Chaîne Oregon. Guide aussi. Prix tranché. 79,90 La qualité, le prix. brico l'essentiel en deux mots. Tronçonneuse thermique 46 cm3. Longueur du guide 45 cm à seulement 79,90 Arrivage en quantité limitée à partir du 10 juin dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodepot.fr. brico a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France.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 Skyrock. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons appareils Quintet Plus offerts. Non, sérieux Un bon appareil Quintet Plus offert ah ah Wouhou A votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon appareil Quintet es Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100% conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appelons sur surtaxé. Oh là là là là La zone anti-vichère est chez Intermarché pour encore une semaine Eh oui Vous voulez jouer en faisant vos courses Il y a des millions de cadeaux à gagner Et jusqu'à 50% en avantage carte 50%, ça c'est sport Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalité, magasin participant sur intermarché.com du 7 au 12 juin. Premier, premier sur le tempo Et, Et c'est toujours Et Bah oui toujours premier sur le tempo Didier Roro avec nous ce matin Le grand quiz musical à 8h30 C'est avec Julien de Orléans Bonjour Julien Bonjour salut. Salut, Juju. salut Juju C'est avec Delphine aussi de Fontenay-en-Rose Salut Delphine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 Na na na na na Alors, Qu'est-ce que c'est? I will survive. survive. Souvenir 1998, champion du monde, Gloria Gaynor.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 Delphine, attention, attention. C'est ouais. l'heure du quiz maintenant. Ouais.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 Et Delphine, la télé Samsung, elle est pour toi aussi. DJ Roro, Super. merci de ta petite visite ce merci matin. Merci beaucoup. Et eh bien Gros je... bisous à vous tous à toi. Je vous embrasse tous et toutes. Allez, la France. Allez, les bleus. Vive l'euro. Allez, les bleus. Et vive DJ Roro. Salut tous les deux et vive DJ Roro. Vive à toi. Salut Delphine. Salut Juju. Ciao. Salut. Et dans un instant, les pronostics que vous attendez tous. Mémet, le chien pronostiqueur du morning de Skyrock. Le pronostiqueur officiel arrive. Vous pouvez d'ailleurs vous brancher dans un instant. C'est branché, Periscope, Facebook, machin là. Salut. Ouais, ouais, c'est ouais. parti, vous est... êtes prêt Facebook, euh, live, Periscope, vous oui. pouvez nous rejoindre, Skyrock FM. C'est la page Facebook et euh, Twitter et Periscope, c'est Skyrock FM aussi. Faut que je mette ma crête bleu blanc rouge. Ah, ouais. ah bah oui, là. Elle me va tellement bien. Elle me va bien. <rire> bon. Je mets mes lunettes de soleil bleu blanc rouge aussi. Ah bah tout le monde. Hein. La grande classe. Or, Rémi est déguisé en plus pour les infos. Mais ouais. Ah bah les infos, euh, filmées en live, Rémi, fais attention, sois bon et sois beau. Hein. Mais non il est pas <rire> comme la braise. Non non il est pas déguisé, il est normal. Ah merde. Non, Allez. je est me déguise là. <rire> c'est parti pour l'actu. Les FIFA Moni arrivent derrière avec WorkFoM on aura du designer, on aura du MHD aussi et les pronostics de Mehmet Le Chien, on saura donc avant 9h, quelle équipe va gagner ce soir, la France ou la Roumanie. et on vous offrira aussi vos places pour les quarts de finale de l'Euro, gros gros match ce matin on en a ouais, restez bien dans le coin le top pour vos inscriptions dans un instant allez les infos, c'est parti, Rémi oh t'es beau comme ça, ça a <rire> la météo pour aujourd'hui la France coupée en deux, le soleil sera omniprésent à l'Est alors que la grisaille prend le dessus à l'Ouest, des orages sont prévus dans l'après-midi notamment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 22 à Lille, 23 à Angers, à Amiens, 24 à Paris, 25 à Marseille, 26 à Toulon et 27 du côté de Lyon. Et puis la pollution, c'est encore très moyen aujourd'hui. Les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Dunkerque, Paris, Tours, Bordeaux, Perpignan, Nîmes, Marseille, Lyon et Reims. Le chien a le droit de pronostiquer, mais vous aussi, laissez-nous vos pronostics pour le match de ce soir. L'équipe qui gagne et vous nous laissez également le score. Dans un instant, les pronostics de Mehmet, le chien Allez et Zizou aussi qui arrive avant 9h du matin. <rire> mais tout de suite les infos et le sport avec Rémi. On démarre par du sport d'ailleurs. Et oui, on a attendu ça pendant des mois, ça y est, c'est le grand jour début de la grande fête de l'Euro 2016. 24 pays, 550 joueurs, répartis dans 10 villes pendant un mois et devant plus de 2 millions de spectateurs. La France lève le rideau contre la Roumanie. Les Bleus vont tout faire pour s'imposer devant 80 000 personnes sur Volto au Stade de France. Pas de pression, hein, selon Didier Deschamps, il veut, il, il veut y aller cool. Alors on connaîtra dans quelques heures la compo officielle. Le sélectionneur devrait partir sur un 4-3-3 traditionnel. Yoris dans les buts, Evra, Koscielny, Rami et Sania en défense. Matuidi, Kanté, Pogboum milieu de terrain et puis Payet Griezmann et Giroud à la pointe de l'attaque pour claquer plein de buts restez avec nous sur Skyrock hein. vous ne raterez rien des matchs rendez-vous dès ce soir à 21h dans la radio libre et puis un petit guide pratique des fan zones quand même parce que vous serez bien plus nombreux à vous y rendre que d'aller au stade hein. alors c'est important de faire un petit point les 10 villes qui accueillent les matchs ont des fan zones avec celle de paris en tête au champ de mars 9 écrans géants installés répartis sur 130 000 m2 dont un de 420 m2 c'est tout simplement le plus grand écran jamais construit au monde alors grosso modo c'est ouvert les jours Champion de matchs et de concert jusqu'à minuit pour y aller il faudra bien sûr accepter de se faire fouiller hein, par les agents de sécurité même topo à Lille sur l'Esplanade François Mitterrand zone également à Lens ouverte jusqu'à minuit place Jean Jaurès Lyon Place Belcourt, saint étienne Place François Mitterrand, Bordeaux, Toulouse, allez, Jules Gued, Marseille sur la plage du Prado et Nice sur la place Masséna. Là aussi, ça reste ouvert jusqu'à minuit et il y aura même moyen de faire du beach soccer. Oh là là! Oh là, là, là, là. <rire> <rire> bon, les accès au Stade de France, par contre, qui vont être perturbés ce soir, ça c'est oh, moins glamour. Et ouais, La grève se poursuit sur les rails, les conducteurs des RER B D qui desservent le stade seront massivement mobilisés aujourd'hui. <rire> le gouvernement laisse planer la menace d'une réquisition de conducteurs afin de permettre aux supporters de se rendre au match. De manière générale, compter un intercité et un transilien sur deux. Ça s'améliore en revanche pour les TGV et les TER. Et puis un changement dans notre quotidien. Les chèques seront bientôt valables 6 mois et non plus un an. C'est pour Romano. Décision prise par les députés cette nuit. L'objectif est de limiter son utilisation au profit de moyens de paiement plus modernes. Entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Très bien. Il y a du sport à part le foot. Il oh, y a la Copa América quand même. Rapidement, chez nous c'est l'euro, mais il y a aussi la Copa América en cours. L'Uruguay a été éliminé hier soir par le Venezuela. Score final à 1-0. Et puis le Mexique a dominé la Jamaïque 2-0.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 Et celle qui n'a toujours rien compris au hors-jeu <rire> Carriole Coup d'envoi du morning of the C'est parti jusqu'à 9h sur Skyrock. Ouais, et je vais dans un instant vous donner le top juste après le son qui arrive maintenant des Fifth Harmony. Home home. Home. On vous donnera le top pour vous inscrire et gagner les quarts de finale de l'euro avec le Crédit Agricole. On vous file vos places, les places à gagner. Oui, évidemment, sur Skyrock. Et vous voulez la, les résultats du match avant le match, eh bien c'est possible. C'est sur Skyrock que ça se passe. Et ça se passe en live également sur le périscope de Skyrock. Skyrock est fait, mais sur le Facebook Live. Sky... Et okay, aussi ah, On est connecté ça y est Ah ça y est on est connecté ouais, ouais, ouais. Du fou on te voit Avec ta crête magnifique Oh magnifique <rire> Allez faire un tour là-dessus Vous verrez donc les pronostics du chien le plus, le plus intelligent du monde. C'est fiable, c'est ça. Oui, la là, là, tu t'emballes peut-être un peu. Non, mais il faut <rire> le vendre, le chien Romano. Mais c'est le, le meilleur pronostiqueur au monde, c'est Memet. Ouais, et un euh, des meilleurs joueurs du monde, des meilleurs entraîneurs du monde qui vient avant 9h. Je le premier sur le foot. Vous l'avez oh, Quelle classe <rire> C'est Zizou. Oh, Zizou Zizou pour le réveil de star et dans un instant, vos pronostics à vous et les pronostics de Memet le chien. Préparez-vous. Ouais. C'est le morning de Diffoul. Good morning, Chien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 But you wanna put it work, work, work, work, work, work, work You don't wanna do the work, work, work, work, work, work Let my body do the work, work, work, work, work, work We can work tomorrow. oh oh oh We can work from oh-oh-oh Let's put it into motion I'ma give you a promotion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 Make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for oh, yeah. me. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Put it right like my time She oh. She ride it like a 63. I'ma buy a new CELINE. Let her ride in the forest with me. Oh, she the baby. I'm her boat. And she down to break the rules. Right it down. she gon' go. I'm gon' just she finesse. I fight up, she take that, put in on. sur Skyrock avec Warform Home ça y est c'est l'heure des pronostics des pronostics pour l'euro vous voyez l'équipe de France gagnante j'ai vu les messages que vous envoyez tout le monde est persuadé que l'équipe va gagner on va voir si le chien Mehmet est <rire> d'accord avec vous c'est l'heure des pronostics du chien réveille ton chien Ah, allez le allez, chien de, il est en train de ronfler là. Mehmet. Ouais, Mehmet Mehmet Mehmet Mehmet vous allez Mehmet. nous voir sur Periscope. Mehmet. il y a Ben Mehmet. qui nous mate sur Périscope bonjour Ben bonjour Periscope. bonjour la France salut, bonjour salut, tout également tout le monde. Facebook le Oui, on nous mate oui. sur Facebook Live, vous pouvez mater tout ça, comme ça, vous verrez que les pronostics de Mehmet le chien, c'est pas du bidon chez nous, c'est du vrai, du live, Sérieux. du real. Allez, attention pour euh, se faire plaisir, Oui, un premier jingle pour Mehmet. Allez Il dort 22h sur 24. Quand il se lève, c'est pour bouffer et pour chier. Voici Mehmet sur Skyrock. Le pronostiqueur officiel de l'Euro. Pour cette année, il pronostiquera tous les matchs des bleus, il ne veut faire que les matchs des bleus. Ah oui, que les matchs des bleus. Mais où les plus intéressants. Ah, il est où Je sais pas, il est où le chien Le Belge j'appuie sur le bouton pour le réveiller. Viens nous voir. Mais non, mais non, pas dans le. Voilà. Très bien, s'est réveillé. je te jure. Viens voir Mehmet. tu m'étonnes, il se réveille. Mehmet, viens voir, il y a des trucs à manger. Alors, on a deux gamelles, je ne sais pas comment ça se passe. Je suis trois gamelles. Trois gamelles même. Ah oui, un match nul. Ah oui, un match nul. Il y a trois gamelles. Mehmet, viens voir. Choisis la bonne gamelle. Il y a une gamelle roumaine, une gamelle française et une gamelle match nul. Le chien s'approche. Regardez-le comme il est beau. Ah, il, il est vers la France déjà. Hein. Et il a, il a mangé. Il a, mangé, il a, la a mangé la France. Et voilà. Il a mangé la France. On, on va, va gagner. C'est sûr, on va gagner. Il est super le chien. Champion Bien du joué. monde Eh hey, il a même pas calculé la Roumanie match nul là. Ah, on oui, Mais il, il a une sacrée truffe ce chien oui, il s'est ouais. pointé. On va gagner largement ça veut dire. Eh ouais on va gagner largement. T'as vu Cariol Magnifique Il est beau, Car... Car... beau. Car... Car... Ouais, Car... Cariol est là, c'est le pronostiqueur <rire> officiel de l'euro. Il est là. Tu veux encore à manger Attends, il, il manger va. Il a la gamelle de l'équipe de France, à me mettre. Eh Vous avez vu le beau maillot qu'il a Eh c'est la classe Numéro 12, hein Numéro 12 Je vous ai juste qu'il vous dise un petit mot quand même. Pour qu'il parle, faut lui souffler dans le cul. Alors vas-y, Difoul. Difoul est t'inquiète pattes, c'est drôle, je vous le dis. <rire> <rire> à boire il, il, il va te manger. <rire> à boire Non mais il va te inquiéter. Et pourquoi, et pourquoi les animaux, c'est comme ça Il y a des trucs que ça fait tout le temps, et quand tu veux le, lui faire faire, que tu le files, que tu l'as à la radio, ça fait plus un bruit. <rire> Carriole, fais-le aboyer Fais-le aboyer, la radio Faut le faire à... Non mais qu'on entende sa voix, au moins une fois Bah oui, qu'on l'entende Cariole, Mehmet, viens voir. Souffle dans le trou du cul. Attends. Bon, alors il va vous dire un petit mot, mais sinon vous avez les pronostics, il va. Euh, bah il va revenir je sais, Il est où Il s'est posé dans le couloir De bon, il il a a France. Ah il est crevé là Ah bah là il a tout donné, donné T'imagines pas l'effort Qu'il vient de faire là. <rire> <C> Cédric <rire> Il reste de la bouffe Dans les gamelles Tu peux finir si oh, tu veux Oh ouais ce ah, si, voilà, si Je peux bouger prêt. la queue à 4, 3, La gamelle à de la Roumanie Si tu veux On a, <rire> on a la gamelle de la Roumanie puis la... Et puis la gamelle aussi euh, Match nul Et c'est dingue Il a filé direct Vers l'équipe de France Il a pas eu de ouais, Bah c'est bien Il a assuré ouais. Ça veut dire qu'on va gagner Il est où ton chien Bon, OK. <rire> OK. On s'est dit, il va vous dire un truc ce matin, peut-être avant 9h. Non ça c'est Romano Non mais attends J'essaye de le faire euh, japper euh. Bon en tout cas Il a bien pronostiqué Non mais il a assuré hein. Oui direct, hein, ah, Non mais bien euh, Travail propre hein. Je le sens bien Cet euro Mais je le sens bien. Ah ouais super. Ouais allez les bleus Et ce soir Le match à suivre France Roumanie En direct sur Skyrock Top départ pour les inscriptions Pour euh, l'euro Et pour gagner Les quarts de finale ce matin Eh hein. ouais parce qu'on a la roulette à faire tourner La roulette Les quarts de finale On vous offre quel quart d'ailleurs C'est les quarts de finale À, quart à de Marseille À Marseille Ouais c'est le 20 juin Hier on a et offert le les. De jour, pardon. Ah, hier on a offert les cartes finales à Lille et là c'est parti pour Marseille. Vous voulez vos places, vous vous inscrivez sur le 41 759 et sur la piste Skyrock, je déclenche les messages et regardez, ça défile, ça défile, c'est la Et Ça s'inscrit, ça s'inscrit et ce soir on gagne ouais Oui Ah bah, le chien l'a prévu hein Le chien l'a prévu, il ne peut pas se tromper. Ah, non. Impossible C'est le meilleur pronostiqueur <rire> du monde. On salue tout le monde, salut Periscope, salut Facebook ouais Live, vous avez merci, vu comme Chibot avec les lunettes et j'ai la crête de Pogba là ce matin ah, ouais. ah mais là t'es magnifique ah, ouais, ouais. on dirait un peu un punk je suis un punk, un punk. <rire> <rire> bon et on vous mettra les photos également sur tous les réseaux de Skyrock sur le site ouais. skyrock.com tout arrive l'horoscope arrive aussi dans une minute il est 8h48 sur Sky un bon morning un bon réveil à vous Emrick à la Journée mondiale des donneurs de sang 14 juin 2016. Salut c'est Emmerich, je suis à la Journée mondiale des donneurs de sang et je viens de rencontrer Malika. Alors Malika, on est sur Skyrock, tu peux nous dire pourquoi c'est important de donner son sang Bah c'est important de donner son sang parce que ça sauve des vies. Comme tu le sais, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir sauver des vies sauf si on est médecin ou pompier. Et ben là c'est un geste simple. Quand on donne son sang, on sauve des vies. C'est vrai que vu comme ça. Merci Malika pour ton témoignage. Toi aussi, sauve des vies en donnant ton sang. Toutes les infos sur je donne mon sang.net.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 Et l'horoscope de l'amour juste avant le réveil de Star. Vous savez que c'est Zizou qui réveille les Français ce matin. Eh ouais, champion du monde. Et voilà, et l'horoscope, c'est moi qui vous le fais. Parti. L'horoscope de, de ce vendredi 10 juin. J'enlève mes lunettes bleu blanc rouge parce que je vois rien avec. Il faut quand même que je fasse un horoscope sérieux malgré ah oui, l'euro. Alors, on commence par les sagittaires et les cancers. Aujourd'hui, pour vous, l'amour, c'est comme Benzema à l'euro. Il sera absent. Par contre, dans tous les autres domaines de la vie, ça va aller. Vous consolerez avec ça. Les sagittaires, et les. Cancer Vous avez 0 sur 5 C'est votre puissance amoureuse Bon eh, ce soir les bleus jouent Alors bon c'est pas grave 1 sur 5 ouais. Oui c'est vrai 1 sur 5 Verso, vierge, attention aux paroles en l'air aujourd'hui, évitez les promesses que vous ne pourrez pas tenir. Sinon, risquez de vous en vouloir, les verseaux, les vierges, vous avez 1 sur 5. 2 sur 5, les lions et les taureaux, vous aurez tendance à trop idéaliser l'amour aujourd'hui. Et oui, vous risquez d'être déçus après, prenez les choses comme elles viennent, passerez une meilleure journée comme ça, les lions et les taureaux. Poissons, capricorne, forte complicité avec les gens que vous aimez aujourd'hui, ça va bien se passer. 4 sur 5, les béliers, les gémeaux, profitez des choses simples de la vie. Pas de stress, y a point S. <rire> pas de stress, vous êtes heureux et vous partagez ce bonheur avec ceux que vous aimez et 5 sur 5 les balances et les scorpions vous n'allez pas attendre le début du match des Bleus de ce soir pour marquer des buts en amour carton plein vous aussi vous allez gagner vos matchs vos matchs de love aujourd'hui une journée au top pour les balances et les scorpions et dans un instant les places de foot pour l'Euro les places de foot pour les quarts de finale et gagner avec le Crédit Agricole et avec Skyrock le Crédit Agricole nous file des places et vous les gagnez sur Sky préparez-vous et puis aussi Zizou qui arrive pour oui. le réveil de Star de ce matin le ouais, gros Zizou Ouais Zizou, Je fous le premier sur le foot. Ouais, champion Zizou, allez dans un instant réveil de Star. Et le gros son de Designer tout de suite. Seulement sur Skyrock, le rap US de Designer, c'est Panda Panda. Panda et hyper sympa. Et allez les bleus. Ouais. Allez les bleus. Champion mon frère. hey, hey, hey I got brides in London. lung. The family credit cards and the scams, Hitting the licks in the van. Legacies, family, way and see, they're like a panic going on like a Montana. Honey killers and the hounds. Legacies, family, way and see, family. Pockets wool, Danny, Selling ball, can't be in the match like Randy. The chopper go out of for granted. Pull up your panic, poker okay, killers understand. No. I got broads in the land, no. twisted the lean the fan. Credit cards and the scammers, hitting the loose in the van. No. Legacy, fam, no. way is it, like a panic. No. Going at like a montana, plenty killers on the hands. Legacy, fam, why is it, fam. Packers roll, dandy, salad ball, Man the matcha like Randy. The chopper go out for grand. Then they pull up your panic, poker killers understand. No.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 I got broads in the line, the domain issue, sipping famine. Credit cards in the scammers, wake up beside oh, you, let it sign over What would shoot? They be anti red time, over clavish you. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty yourself stuff with Bugatti, but look how I tragedy it. Plague of six, famine. Why is it killing no comma? Pop a perk, I got sign a gorilla. They come and kill you with bananas for fillers, I feel it, pull up in the finest. Don't need, they come and kill you on the column. Propolis, dancing bigger than the pound. go out to the grimy, but pull it, your pound and Pull up, on my flippin'. I got bills, pull up and the get it. I got niggas, discount for digits. Say you Make you a lot of money Those killers Pull off in the end of rape e -T D CTDD Pull off in the killer Bake a cola filler Feel up, gon' feel it bacon Lift like, up in the baby Gon' drill it, baby. Fuck we gon' kill it baby. get it I got broad y'all yeah, get it I got car, y'all yeah, shoot it. It's how I live Did it all for a ticket I flood the bombs When he's spending the body go trending Chop the dawn Doing business In the brave, Doing the fool Doing the payment I be getting to the chicken Count to the chicken And all of my niggas I be getting to the chicken Mm -hmm. Panda, panda, panda, panda. I got brides in the London the family Credit cards and the scammers hitting the no licks in the banner Blackie family Way and see, look like a panda Going out like, like a Montana Honey killers and the hammers Blackie six, family Way in six, family Packers won't danny, Selling ball, candy Man and the macho like Randy The chopper go asking for Grammy Big nigga, bullet, you ban it Hooker okay, killers on the stand, I got broads in the Atlanta This the D&D the credit cards and the scammers, <laughs> hitting the licks in the bandit, legacy, fandom, why is he look like a panda, no. going out like a Montana, many no. killers on their hands, no. legacy, fandom, why is he, bandit, package for Danny, <laughs> selling both candy, hey. May not the macho like Randy, hey. the chopper go out for granted, big hey. hey. nigga pull up your bandit, who no. could kill us on the stamina? <laughs>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 Panda, sur ce a, on va écouter Designer, voilà. euh, le gros son rap US euh, qui fait actuellement, on adore ça hein. Ouais, Designer, panda, panda C'est marrant du rap US, il nous parle d'un petit animal tout mignon, oui, c'est ouais. la chanson du panda <rire> et c'est l'heure euh, du réveil de star de Zizou, mais avant ça c'est l'heure de vos places de foot à gagner et celui qui a eu la chance d'être tiré au sort c'est Adrien, Adrien de Melun, bonjour Adrien Bonjour l'équipe Bonjour Allez. Allez les bleus Adrien Allez les bleus Allez les bleus eh, t'as de la chance Adrien, t'as été tiré au sort parmi des milliers, des milliers de messages, ça continue de défiler en plus les messages. Ouais, à, au top, au top du top. C'est bien, c'est bien. Tu peux aller à Marseille pour les quarts de finale de l'Euro Ouais, bon, on va s'arranger. Okay. Oh, C'est toujours... toujours, ça vaut le ça coup. Tu seras au Vélodrome, il est joli en plus, ce stade Vélodrome. Ah, ah mais il y a un toit maintenant. Et il y a un toit. C'est le 30 juin. C'est les quarts de finale qu'on va t'offrir. C'est l'heure des places de l'Euro à gagner sur Skyrock. Skyrock et le Crédit Agricole t'offrent 200 places pour l'Euro 2016. Attention, Adrien. Juste avant le réveil de Star de Zizou. Eh bien, tu as la roulette qui tourne. Les places à gagner. Il faut nous faire un beau stop ce matin. Ah, Allez parti Yeah. Attention à 8h55, je t'annonce Adrien que tu viens de gagner tes deux places pour les quarts de finale de l'euro. Bravo ah, Adrien bien. Magnifique, nickel, merci beaucoup les euh, euh, Super tôt, cadeau tôt. Un champion mon frère Cha On peut merci. le dire Champion merci mon beaucoup. frère Champion, mon champion, frère. champion ah. Champion, champion Tu vas aller donc à Marseille pour les quarts de finale de l'euro Tu y vas avec qui Adrien Ah, bah je pense, j'ai emmené ma copine. <rire> ouais, bah voilà, on a un petit séjour à Marseille. Ouais. Ouais. Il y, a, il y a la plage à côté et tout ça, c'est magnifique ouais magnifique. carrément ouais. bon bah profite bien et puis ok euh... bah merci beaucoup l'équipe et gros bisous à tous et gros bisous à toi Adrien petit comme ça changez rien et, sympa -me et merci. pour vous où que vous soyez tout au long de la journée vos places à gagner oula oh on commence à offrir des matchs qui, euh, qui, qui titulent hein, les ah quarts ah ouais finales. ça commence à être chaud n'oubliez pas la finale est bientôt à gagner et la semaine prochaine dans le morning plein plein plein plein plein de places à choper on en a encore on aura les huitièmes les quarts les demi et la finale entre 6h et 9h Heure, tous les matins dans le morning à choper donc dès lundi ouais. la finale avec oui, les oui, bleus bien sûr oui, allez non. les bleus allez les bleus et ah bah tiens puisqu'on parle des bleus c'est l'heure du réveil de star tout de suite le réveil de star une star une star un appel On écoute. Et on va écouter Zizou qui réveille les Français ce matin. Zizou, fan des Bleus évidemment, ex bleu évidemment, champion, champion du monde, champion d'Europe, champion, d Europe. D Europe. Euh, euh, champion, euh, champion, champion, tout monde. Il vient cours. de gagner avec des champions ouais. ouais, Ligue des Champions. Et vice-champion du monde en 2006. Et ouais, ouais. Zizou est là. Salut, c'est Zizou sur Skyrock. Merci Zizou. Ah ouais, la classe. Et c'est Zizou qui réveille les familles. Alors il réveille qui euh, maintenant, Zizou eh ben, il va réveiller. Euh... La famille de Roland Allez, la famille de Roland C'est ça euh, Ou la famille de Denis, c'est quoi que vous voulez, hein Bah, je dirais Denis plutôt, non Denis, allez, Denis, ouais. ouais. Allez, bah, Denis. là ouais, il vaut le coup, ouais. Allez, Denis qui se fait réveiller par Zizou ce matin. On l'a réveillé ce matin, écoutez bien. C'est Denis et Zizou. Ouais. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Allez, mon Zizou. Allez. Allô Bonjour. Bonjour. Bonjour. Jeanne Taré. Non, mais c'est qui euh, le téléphone Moi Je suis Zidane. Zidane Ah, c'est J'couze Ouais.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 Plutôt cuisine française ouais. ou fish and chips Française Tu es plutôt coach ou plutôt président <rire> Oh bon, j'ai un malin au téléphone là J'étais ravi de t'interviewer, c'est la première fois que je fais ça. D'accord. Et donc elle voit vous cherchez du travail Vous travaillez actuellement <rire> ou vous cherchez du travail L'équipe de France c'est pour moi la chose qui me soit la, la, je dirais la plus importante qui me soit arrivée dans, dans, ma, dans ma vie wow. de, de, de, de professionnel. Donc, euh... Mais arrête de me parler d'équipe de France, j'en ai un inspiré du football, moi je veux savoir qui tu es. Mais Zizou, j'en ai un inspiré cirer, Zizou, putain euh... Pas mal le mec, hein Bon, pour parler, non Pas mal, Et de beaux yeux. Ouais, j'ai des beaux yeux, j'ai des... surtout une grosse main. Ah oui, Donc, oui. Ouais, je suis quelqu'un de très chaud, moi. Alors, me chauffe pas comme ça parce que, je te dis, euh, ça commence un peu à me saouler, tu vois. La provocation euh, euh, ne, doit, ne doit pas exister. Ouais, ça ne doit pas exister, mais... mais toi, tu crois que tu provoques pas, toi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 Et euh, bravo Denis aussi. Hein. Et la fameuse expression, euh, va te faire chatouzer, je sais pas. Ben. Va te faire ch chatouzer ta <rire> femme, je sais pas. Oui. Bon, on apprend des expressions nouvelles ouais, tous les là, matins bah, dans classe, le morning. Le réveil de star, de star à 6h10, à 7h50 et à 8h50 tous les matins. C'était notre Zizou ce matin. Merci, Zizou, d'être venu. Merci, merci, champion. Et allez, les Bleus, il est 9h du mat', c'est pas fini pour le morning. Gagnez la ligne droite dans un instant avec le grand zap du morning ce matin. Ouais. Yeah. Vous avez... que vous n'avez pas mis mon retard dans le zap du morning. <rire> On va voir. <rire> <Espérance>. <rire> Parce que je, je déteste être en retard. Hein. Bah ouais, mais bon, ce matin, tu l'as été d'une demi-heure. Oh C'est pas oh. oh. <rire> Le pauvre. <rire> allez, une belle journée à vous. Restez bien sur Skyrock. On est de retour tout de suite. Il est 9h.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 Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casino Mania. Et je suis avec Sonia, sympathique Casino Maniaque. Alors Sonia, c'est quoi votre manie? Moi, le café Lavazza Il Matino, je l'achète uniquement le matin. Bon, c'est vrai que la promo c'est toute la journée, mais quand même, Il Matino, c'est le matin. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 4 cafés moulus 250 grammes Il Matino Lavazza, le deuxième est à 0€ au lieu de 5,99 Casino Mania, c'est parti pour un mois de folie! Avec Casino, prenez goût aux économies! Jusqu'au 20 juin, c'est les ventes privées chez Conforama. Et grâce à la carte Plus, c'est l'occasion de profiter de remises exclusives allant jusqu'à moins 50%. Alors, c'est pas beau d'être un privilégié Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Adhésion à la carte ConfoPlus en magasin, voir conditions sur conforama.fr Jusqu'au 31 juillet, Nutella vous offre un ballon personnalisé pour l'achat de deux pots collecteurs de 1 kg. Rendez-vous vite en magasin. Conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Les bons plans au champ C'est maintenant En ce moment, en magasin et sur Auchan.fr, les rosés sont à l'honneur. J'adore découvrir les saveurs de chaque région, les arômes des bandoles, le caractère des Bordeaux, la belle robe des rosées de Provence. Par exemple, jusqu'à demain en magasin, pour l'achat d'une fontaine à vin de 3 litres de Coteau-Varois-Cellier de la Grande Bleue, la seconde est offerte, soit 13,98€ les deux, au lieu de 27,96€. 13,98€ les 6 litres de rosée you... Auchan, la vie que j'aime. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Wigo, les trains à grande vitesse à petit prix ouvrent de nouvelles destinations et vous encourage à bouger. Oui, oui, oui, à tout petit prix. Partez à toute vitesse. Au nord, au sud et même à l'ouest. Partez avec Wigo à 300 km/h à Rennes, Nantes, Lille et toujours Lyon, Marseille, Montpellier à partir de 10 euros dès maintenant sur wigo.com. Voir conditions sur wigo.com. Le morning de Difoul, moi les shows 10h9 sur Skyrock On reconnaît les voix, on reconnaît les voix qui partent par intérêt On parle récupérer tu penses de même, après d'émerger il est tout à qui veut la patate On fait ta tenue mon gars pour ce combat Je ça, tu pourras les mettre de la mer Je pense de mon délai, c'est pas si t'arrives Et hey, mon ami, tu te vois au bon, foie, bouger ta vie Marseille et Bordeaux, Strasbourg, Nantar, paris vont aller Faut que les jaloux vivent ma vie À 11h, je dis ça à pas bain Gardez, appétit, on se parle la l'amour, la du Brésil Impécible, tu parles de si, tu oublis les galères, et les c'est ça Gardez, appétit, appétit, Gattier, appétit. Gattier, appétit, appétit Gardez, appétit, appétit, appétit Lekker éphémère, val et puis si je te plaît, va. Même épouse mes gars tu me prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule, ah ouais, je bèf, mais qu'est-ce qui se passe? Tu bris du galon depuis la partie 1, bro, je vais pas le check, la rue, la vraie. Af en die la, kou pas la porte-mer. Mon stitulaire, qu'est-ce que moi, quest que moi, ça, parce que tu bois, on sait que tu ne passes pas. Tipu, tu l'huileert, ton alléguerre est gratis. Gadje, af en die, ah, je veux marcher la moule, adieu, Brésil. Impessive, je parler parloir d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gadier, appetit, gadier, appetit, appetit, gadier, appetit, on oh, se marche la boule à du brésil, impulsief, vroeger d'ici, j'oublie les galères et les soucis, gadier, appetit, gadier, appetit, appetit, appetit, gadier, appetit, appetit, appetit, 9h06 sur Skyrock déjà. On direct, de la, On direct part, de la part, de la part, de la part. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Comme morning show! h tous les matins. Eh oui. Heureusement qu'on a prévenu Cédric, il était déjà en train de se barrer, lui. Eh c'est Cédric. <rire> Je suis seul qui était dans le studio. Ah, non, ah, oui. ça. Cédric, il avait son ordinateur dans le bras. Bon, là, t'as à l'heure. 9h06. Ah, il faut quand même qu'on fasse un petit débrief de la grosse soirée de TF1 d'hier soir. Le lancement de l'euro, ouais, à la Tour <rire> Eiffel. Putain, j'espère qu'ils vont pas nous porter la poisse, les TF1, là, ce matin, là, parce que j'ai maté un petit peu cette nuit, ce grand grand concert. Eh bien c'était du joli. Hein attention, attention, voici Kenji Girac. Ah Kenji Girac, ah, il chantait quoi euh, Il a chanté, lui il chantait bien. Par contre, euh, ils auraient pas dû faire chanter le public. Ah, ah alors, oui, -y. il n'y aura, aurait pas fallu. Toi, toi moi <rire> <rire> <rire> <rire> Et pareil, Alexandra Sublet, faut pas chanter, s'il te plaît, ma chérie. Quand tu bouges tes épaules, oh là là. je ne vois plus le monde autour. Ouais. C'est ça hey ah, Et puis ça dure. Hey hey hey <rire> Alexandra Sublet qui a d'ailleurs euh, galéré. tu sais. Oui, oui, mais elle a galéré, galéré toute la soirée. Il a eu un petit problème technique et il faut combler dans ces moments-là. Combien tu penses qu'il y aura demain pour France-Roumanie Un score J'ai pas compris voilà. ah, ah, ah. Mais évidemment ah, qu'ils vont gagner les bleus On est tous derrière <rire> Et cette grande soirée continue ici Au pied de la tour Eiffel en direct Sur la pelouse du champ de Mars. Ah, ah, ah, quoi ouais. ah, ah, ah. C'est la galère un peu ouais. D'ailleurs le mec n'a jamais donné son pronostic non, non. du coup non. Bon, non. Il nous fait chier ce con là, il donne pas de score, il comprend rien Jamais, ou... Will oh, là. là, là, là. William, ah, oui. Il y a eu du décalage horaire dans la voix de William Ayam <rire> Il était pas dans les temps William Ayam hier ah,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 Tu l'as un peu influencé au niveau du chant, Romano, Je quand possible, même. c'est ça. Ouais. Non, bah, attends, tu plaisantes, euh, même moi, je chante mieux que lui, là. Oh. <rire> Et Luan, bah oui, parce qu'il y avait également Luan. Luan, magnifique. C'est Luan qui revient avec son tube. Nos secrets. Bienvenue sur TF1, si vous nous rejoignez. Ouais. Il y ah elle ne vient, vient pas Louane ah, Alors elle on est Louane. en direct On ouais. attend Loane Évidemment <rire> Qui arrive d'une ah, minute à l'autre Loane, Loane, s'il te plaît Je suis en galère mmh. T'as la pauvre Ah la pauvre. limite Ça fait un peu de peine ouais. Et ben ouais C'était sur TF1 hier soir Et on, on, a, on a parlé hier soir Sur Skyrock évidemment mmh. Bon il est 9h08 Dans est un là, temps, David oh. Guetta Il n'a pas eu un problème de platine Je sais pas Il a pas eu une coupure de courant Non non tout était enregistré Pour David Guetta Ah très bien Pas de problème David Guetta mix Mais sur bande Oui parce qu'il était là Juste après Ouais ouais du morning, c'est l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 6h ce matin Attention, c'est le grand zap ce matin parce qu'il s'en est passé des choses. Ah bah déjà, tu arrives en retard. Oui, déjà. Ah, <rire> écoutez bien. Le zap du morning. Vous aimez bien le foot, vous Les bleus, l'euro Non mais n'importe quoi. Alors. Ah bah n'importe quoi, bah, vous savez quand même que ça démarre aujourd'hui, ma bonne dame. Bah oui, puis alors ah bah alors, Je voulais vous amener votre maillot de foot officiel. Ah, bah oui. Au lieu de 250 ah. euros, je vous le fais à 200. Franchement Ah ouais, bah, ah. Bah, ouais. même à 300, c'est bon, je vais le prendre. Ah bah écoutez, à, à 300,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 Moi, je suis Zidane. Ah mais comment se faire chier le monde celui-là Je suis libre de faire ce que je veux dans ma vie. J'apprends, on est emmerdés par des connards alors. Ça me touche énormément et ces, tous ces messages de, de sympathie. Oh ouais. Euh... ouais, Salut. Je t'aime. <rire> je t'aime. Oh, il est oh. sympa Zizou. Oh. Mais comme c'est mignon. Alors, faux Mytho pour Karim, faux Mytho pour Romano. Qui dit vrai, qui dit faux, Marina Ah là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Euh, y a pas un petit indice Il n'y a pas d'indice. Mais bon, bah... j'ai pas les réponses. Mais je sais que ce que je répondrais moi, mais je vais pas te dire parce que peut-être... Tu répondrais quoi, je, je, répondrai quoi bah, je répondrai à Romano, mais je vais peut-être me planter. Hein. Bah allez, je suis difool quand même, vas-y. Romano, donc info, Karim Mito. Eh bah t'as bien oh, ouais. fait de suivre eh, suis foul parce que ah, c'est gagné, bravo Moi aussi j'ai gagné ma télé. Euh, non. Merci non, non. d -Foul. Bah merci Marina. Dit, tu bah, dit, viens de gagner fait. ta télé Samsung la toute ah, dernière elle est pour toi. Ouais, bravo. Super, bah merci Bravo Marina. trop bien. Et attention, ça y est, difool est bel et bien là, en chair et en os. Bravo <rire> Bonjour Eh bah ça va, tranquille Bonjour, tranquille Romano. C'est la vu. grâce, max. Ouais, tranquille. <rire> bon, genre, je vois ça, 6h34. 6h34, euh, euh, c'est bien, le soleil est déjà bien bien levé. C'est bizarre de revoir le monde à cette là Ouais, bah regarde en face de toi, toi. <rire> <rire> En effet, ouais, ouais, ouais. en effet, c'est bizarre de voir le monde à cette là je vous le redis. Tiens. Cédric, Cédric, dans le jour, c'est terrible. C'est terrible. Bonjour, Cédric. Ouais, bonjour tout le monde. Ça va, Cariole Ça va, merci, bonjour. J'ai ne sais pas trop manquer, j'ai vu, vu que notre pro sticker était là déjà ce matin. Ouais, ouais, ça y est, Même était là. L accueilli par un aboiement il y a quelques instants. Ah voilà, bien accueilli. bien accueilli. Oh, c'est qui ce con Ils sont bras du euh, C'est moi Mehmet ah. <rire> Mehmet viens voir Il y a des trucs à manger Alors on a <rire> trois gamelles Mehmet viens voir Choisis la bonne gamelle Il y a une gamelle roumaine Une gamelle française Et une gamelle match nul Le chien s'approche Regardez le comme il est beau Ah il est vers la France déjà hein. Et il a Il a mangé Il a il mangé, la France. mangé la France Et voilà Il a mangé la France On, on France. va gagner ouais. voilà. C'est sûr On va gagner Allez. Il est super le chien Champion du monde C'est la radio, dev. On est en direct à la radio. On t'appelle pour te 1500 euros. Oui. Il faut répondre à une question. Can you answer me Oui. Tell me, what is your favorite radio station Dis-moi, quelle est ta radio préférée Je traduire. Eh bien, c'est gagné eh, oui. Good answer, oui. you win Congratulations Tu viens eh. de gagner 1500 euros, dev. Eh bien, c'est bien. Eh ouais. <rire> DEV a gagné 1500 euros ce matin. Bravo, dev. Félicitations. Et la France gagne ce soir, les pronostics. De même être le chien Ne peuvent pas se tromper Donc faites oh des non. pronostics, allez parier aujourd'hui Et parier sur les bleus Allez les, bleus. Allez les ouais. bleus Et ce soir, donc grande soirée à ne pas louper sur Skyrock Le premier match sera en direct évidemment On suivra ça avec vous entre 21h et minuit Le premier match est bleu, France-Roumanie ouais. Et oui, ce soir Juste après le planète rap de DJ Kays Et Fredo, à qui on dit bonjour à 9h13 Allez, allez les, les bleus Allez, allez les bleus, bleus. Ah, es ah les bleus T'es dans le studio hey bleu de Skyrock, le studio de la Radio Libre. Très très bien décoré. Hein. Ah il est joli hein Magnifique. Ah t'as vu ça un peu Ah oui là ça a changé. Ouais, moi je suis avec mon maillot des bleus, il y a écrit 10 foules derrière, t'as vu Oh je <rire> vois, vois d'ailleurs que tu... Euh... Oui, comment on dit? Oui. À ah, ah, bord, non, à Ah, À Oui, j'ai une, une espèce ça. de crête. Oui, j'ai une crête bleu, blanc, rouge également. Oui. Une crête ah, magnifique. Oui. Tu sais que je suis en train de faire une allergie à ce truc. Oh la, là, là, ma crête bleu, blanc, rouge. Il y a toutes les photos sur tous les réseaux de Skyrock. Vous allez sur le diffoul.skyrock.com, le Facebook, sur On vous avez mis des photos aussi. Partout, partout, partout. Mais toi, t'es un homme qui a de la chance, dans Dans la vie. Bah écoute, <rire> c'est ton ci je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est fou, jour, hein. Entre le bras diffoul. Le bras. Des bleus, il y a une allergie. Les allergies. Attends, ce soir on va te mettre de la peinture bleu, blanc, rouge avec un peu de chance, une deuxième allergie. C'est donc une émission à ne pas louper ce soir. Ah, ne pas rater, grosse ambiance. Il va s'en passer des choses. Donc vous regardez le match avec nous ce soir entre 21h Et puis vous venez faire les comptes des 21h avec nous. Bonjour, on voit ça. Salut à vous. Ouais. Bon on a réveillé l'immeuble ce matin. Bon, prêt à nous accompagner toute la matinée jusqu'à midi, Fred. Hein. Bouillon même. Ouais, avec des places. Ce matin, on a offert les quarts de finale, hier soir aussi d'ailleurs. Ouais. Des places Euro 2016, ça y a, est, c'est parti. Ouais, il y en aura bip, dans bip. la matinée. Restez bien sur Skyrock. Écoutez bien Fred, <rire> écoutez bien le son de Sky tout au long de la matinée. <rire> Champion Fredo. Champion du monde Champion, mon frère. Non, de l'Europe ouais, Déjà, ouais <rire> Ouais, on a commencé Déjà par ça, ouais, tranquille, quoi. tranquille. Allez, l'Euro, c'est parti. Et Skyrock, c'est parti pour une grande matinée de son. Urban Music non-stop, maintenant. bon Bon week-end. Et puis lundi, on vous retrouve avec encore des places pour les quarts, pour les demi, pour les huitièmes et pour la finale. Ouais. Et oui, on a tout ça. Ça sera lundi dans le morning. À pas louper. Lundi matin, on compte sur vous. Et puis évidemment, ce soir, entre 21h et minuit. Ouais. Coup d'envoi Fredo, coup de sifflet. Quand vous voulez. Début du match. Attention. Vas-y Romano. <rire> Go Vas-y Cédric, un petit coup de corde de brume. <rire> Et ah vous avez toi. Vu les Vous vous êtes là là, les trucs Ah non, non, bah, les vous vous êtes là, c'est au Brésil. Euh... Non, un ouais, Afrique, Afrique du sud, Afrique du ah, sud, ah, sud pardon, ouais. Non, ouais. Non, On les a abandonnés. Et puis c'est apporter le poisson plus, donc... Ouais, c'est vrai. <rire> ouais. Vous les laissez de côté, ouais. <rire> on a acheté ce matériel, t'as raison, Fred. Ouais, ouais. horrible. <rire> bon, bah bonne journée. À tout à l'heure, 21h pour le match des bleus. Ciao Ciao Ciao, ciao Ciao allez, à tout, allez les bleus. Allez, allez, yeah allez. <rire> 9h15, c'est parti. Le son de Skyrock en toute décontraction. Évidemment, c'est vendredi, le week-end qui approche. Et puis, le coup d'envoi de l'euro avec des places à choper, ce sera avant midi. On écoute Drake et Wendend sur Skyrock. Bonne matinée. Baby, I like your, on your waist, front way, back way. You know that I don't play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 Dans un instant le retour du son sur Skyrock ce sera Justin Tiborlake. Can't stop the feeling. Et puis le nouveau soprano aussi juste après ça.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 Les bons plans Auchan, c'est maintenant Alors Tom, bientôt la fête des pères Oui, et je cherche un cadeau utile. Eh bien, jusqu'à mardi en magasin et sur Auchan.fr, le téléphone Wico Rainbow Jam 4G, libre de tout offre opérateur, est à 99,90€ au lieu de 129,90€. En plus, avec la carte Auchan, 20€ sont crédités sur votre compte Wahoo. Un smartphone 5 pouces 4G à ce prix-là Auchan, la vie que j'aime dont un centime d'éco-participation kit main libre recommandé DAS 0,249 watts par kilogramme voire condition magasin hé les nouvelles baskets en rouge t'en penses quoi j'avoue elles sont stylées. je te jure j'arrive pas à me décider poste ta photo sur Yax tu vas savoir direct si t'as le swag ah ouais bonne idée je fais ça direct ça y est c'est posté regarde y'a déjà plein de commentaires je t'ai dit en rouge j'ai déchire merci le peuple Yax Y-A-X y l'appli qui répond à toutes tes questions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 19 avec le code SOJE PROMO. Soche Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soj.fr. La zone anti-vichère est chez Intermarché pour encore une semaine Et cette semaine, grâce à 50% de remise immédiate, la bouteille d'huile d'olive galop de 75 centilitres est à seulement 3,37€ 3,37€ Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 4,49€ le litre du 7 au 12 juin, magasin participant sur Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Et voici la sélection Sport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tulette, Marcel Dessailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jorges bien sûr, et un Bruno Chéroux très motivé.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 So don't stop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 Calvin Harris, le DJ producteur anglais à l'instant, avec Rihanna sur Skyrock. Rapparent Beyond non-stop, ça continue avec Econ, SmackDat. Et puis juste après, il y aura le nouveau son de Metro Games qu'on a découvert évidemment sur Skyrock, extrait de la bande-son du film Camping 3. Ma beauté, ça arrive dans quelques minutes. to attack now. pulling the the a lot slow with the down. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe robe intact now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it's all at back now. I'm a caller, then I put the Mac down. Money no problem, pocket full of that now. that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And I'm possibly being your old Skyrock, all on the floor Skyrock, give me some moves Smack that, till you get smooth Skyrock, ooh Skyrock, all on the floor Skyrock, give me some moves Smack that, till you get smooth Skyrock, Oh so Looks like another club banger They better hang on when they throw this thing on Get a little drink on, they gon' flip for the sake On shit, you can bank on it Peticure, manicure, kitty cat claws The way she climbs up and down them poles Lookin' like one of them pretty cat dolls I saw creeps up behind me and she's like, yeah I'm like, I know, let's cut to the chase No time to waste, back to my place Plus from the club to the cribs like a mile away I'm more like a palace, shall I say And plus I got a pal if he gathers game In fact, he's the one singing the song that's playing hey, girl. I feel you creeping, I can see it from my shadow My Wanna jump up in my Lamborghini them rolling, booing, no oh, marvelous, them rolling, women just hoeing, big booty rolling, soon I be all in a mental indeed, hitting no less than three, block real style like we. girl I can tell you want me, cause lately, I feel you creeping, I can see it from my shadow, wanna jump up in my Lamborghini Gallardo, maybe go to my place and just kick it like Tybo, like and possibly been your own. Skyrock all on the floor Skyrock give me some do you get slow. Skyrock, ooh. Skyrock all on the floor Skyrock give me some do you get slow. Skyrock ooh. Skyrock, ooh. Nouveauté. Nouveauté Skyrock.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 Gâchez et dans les rues, elle Et dans la ruelle RB Rap RB non stop get out, get out. Get out. Get out. coup d'envoi pour les inscriptions et faire tourner la roulette avec des places pour l'Euro 2016 coup d'envoi aussi de l'Euro ce soir avec Skyrock, n'hésitez pas à faire tourner et repartez avec vos places pour l'Euro 2016 ce sera dans 15 minutes maintenant sur Skyrock le son de retour dans quelques minutes avec Fifth Harmony